France. Le festival de théâtre de spa au cœur de la vie Du 5 au 15 août 0800 24 140 festival de spa.be Avec la Libre Belgique à l'avenir ah, Tout va bien Maman est, est pas rentrée de la nuit Un homme à la mer Un film de Géraldine Doignon avec Johan Blanc et Jo Deuzeur Un voyage à la découverte de soi Mon père dit que pour être heureux il faut se contenter de ce qu'on a Il faut se poser de questions Mais on est Un homme à la mer Une coproduction RTBF en salle actuellement La première et la trois présentent l'exposition Dieu, génie, démons en Égypte ancienne. Ils sont étranges, bienveillants, inquiétants, fascinants, monstrueux. Mais qui sont-ils Le musée royal de Marimont vous invite à découvrir les secrets du panthéon égyptien jusqu'au 20 novembre avec Antenne Centre. La première et la deux présentes, les VOE Spring Sessions et Omara Portuando. La chanteuse des Buena Vista Social Club, en concert exceptionnel avec le chanteur de flamenco, Diego El Sigala. Le lundi 4 juillet, au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Info, VOE Spring Sessions.be, avec le Vifle Express et la Libre Belgique. La première. Il est l'heure, c'est 9h. Et c'est donc le journal de Pascal Claude. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour à tous. C'est une idée qui circule de plus en plus à travers le monde, l'idée de l'allocation universelle. Faut-il instaurer un revenu de base pour tous Les Suisses sont appelés à répondre à la question ce dimanche. Coup de projecteur sur la criminalité environnementale, elle n'a cessé de grimper ces dernières années. C'est l'une des préoccupations placées à l'avant-plan, cette journée mondiale de l'environnement. Seront-ils plus convaincants que mercredi Les diables rouges joue contre la Norvège. Ce soir, c'est leur dernier match préparatoire avant l'Euro 2016. Le numéro 1 face au numéro 2, Djokovic face à Moret, c'est l'affiche de la finale homme de Roland-Garros. La proposition a peu de chance de passer, mais elle relance le débat sur l'avenir du travail à l'heure des tensions sociales et de la robotisation. Faut-il accorder à tout le monde, travailleurs et chômeurs, un revenu de base La question est au cœur d'une nouvelle votation en Suisse. Aujourd'hui, une votation, c'est-à-dire une consultation populaire. Elle a été réclamée par 126 000 personnes. Mais le gouvernement suisse a rejeté le projet. Il appelle à rejeter le projet. Les détails avec Anne Blampin.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 L'Alaska l'applique depuis plus de 30 ans grâce au rendement de l'industrie pétrolière. L'autre question qui se pose en ce moment et qui traverse les frontières, c'est celle-ci. Comment faire pour rapprocher Monsieur, et madame Tout-le-Monde du monde politique En Belgique, les partis tentent de retisser les liens avec les citoyens. Ils font des propositions, ils prennent des décisions à ce sujet. C'est le cas d'Ecolo qui était réuni en Assemblée Générale hier, Damien Roulette. Oui, à Namur précisément, les Verts ont avant tout décidé de redonner la parole aux militants Prenons le cas des mandats, jusqu'à présent un écolo pouvait être élu deux fois dans une assemblée mais changer de parlement pour le scrutin suivant, le compteur des mandats était alors remis à zéro. Désormais un écolo pourra être élu à deux reprises et c'est tout, peu importe l'assemblée. Si cet élu veut être plébiscité... Une troisième fois, il devra recevoir l'aval de la base du parti. Et hier, il a également été question, Damien, d'initiatives citoyennes. Oui, une porte ouverte aux non-membres cette fois. L'idée de permettre aux citoyens de soumettre des initiatives qui deviendraient ensuite des propositions de loi. Cette ouverture ne se limite d'ailleurs pas qu'aux idées puisque les non-membres pourront également participer à des groupes de travail et donc à la réflexion du parti. Écolo tente donc de renforcer son lien avec le terrain, avec le citoyen de relancer également la dynamique interne un peu moribonde après les derniers scrutins. Ce sera le cas très concrètement dès les prochaines élections municipales. Le parti mettra en place des plateformes citoyennes, lieux de débat et d'échange pour favoriser le rassemblement, là aussi militant. Damien Roulette. Votre patron met-il tout en place pour éviter les cas de burn-out au sein de votre entreprise En tout cas, de meilleurs contrôles sont prévus. L'inspection du bien-être au travail veut mieux vérifier si les employeurs font bien le nécessaire pour éviter les burn-out. Le service compte 133 inspecteurs chargés de contrôler 250 000 sociétés. 133, c'est donc fort peu. Alors, l'inspection mise sur des contrôles et des campagnes ciblées. C'est ce que nous explique Catherine Tonero. Depuis 2014, les entreprises sont tenues de prendre des mesures en matière de prévention du burn-out. Luc Vanham, inspecteur général au service d'inspection en charge du bien-être au travail. La réglementation actuelle, c'est de dire, employeur, vous devez analyser vos risques dans l'entreprise. Et pour ça, vous devez faire appel à des services externes. Ça, c'est préventif des services externes qui vont vous aider dans cette analyse, etc., et prendre des mesures après. Et c'est pour vérifier que ces mesures sont effectives que l'inspection intervient. Le problème, c'est qu'avec 133 inspecteurs pour 250 000 sociétés, ce contrôle est difficile à exercer. Pour plus d'efficacité, il faut cibler. On va plutôt voir dans quel secteur est-ce qu'on retrouve plus de plus d'umber Pas sur base de chiffres, ça c'est un peu difficile, mais on va voir alors nous, au niveau des, euh, des études qui ont été réalisées, euh, quels sont les secteurs dans lesquels il n'y a plus de, de tel et tel risque. Et là, on, on essaye d'en sortir Quelques secteurs, le secteur des maisons de repos, le secteur de l'enseignement, par exemple, titres de enfin, service. Et c'est sur cette base que des campagnes spécifiques seront élaborées. Si l'entreprise ne respecte pas ses engagements, l'inspection peut lui envoyer une lettre de mise en garde ou un PV. Et pour les infractions graves, le tribunal du travail peut lui infliger une amende qui peut atteindre les 6 000 euros. C'est la journée mondiale de l'environnement ce dimanche et le programme des Nations Unies pour l'environnement s'inquiète de la hausse des crimes dans le domaine. Inquiétude aussi chez Interpol, l'organisation internationale de police criminelle, braconnage, exploitation forestière illégale ou encore trafic de déchets. La criminalité environnementale augmente de 5 à 7% par an. Henri Fournel est coordinateur de projet Interpol. On considère aujourd'hui que la criminalité environnementale rapporte entre 80 et 230 milliards d'euros par an. Cela place au quatrième rang mondial des formes de criminalité, juste après le trafic de drogue, les contrefaçons diverses et variées, et le trafic des êtres humains. Ce type de criminalité est donc transfrontalière. Certains pays doivent-ils encore être conscientisés à la chose Au plan personnel, je, je crois que oui. Si je vous donne une approche un peu plus professionnelle, je ne parlerai pas vrai, véritablement de conscientisation, je parlerai plus d'élévation du taux de compétence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où non seulement les cadres légaux auront pu être harmonisés d'un pays à l'autre, et que dans chaque pays la réponse apportée à, ce, à cette forme de criminalité sera considérée suffisante, eh bien, il faudra aussi monter parfois le niveau de compétence des forces de police. Une interview de Sébastien Joris. Des nouvelles du front des intempéries, des coups de tonnerre et d'intenses averses encore la nuit dernière. Mais jusqu'ici, pas de dégâts majeurs à signaler chez nous. En France, la Seine a amorcé une lente décrue. C'est le soulagement à Paris. Les inondations menacent désormais deux départements en Normandie. Et sur l'ensemble de la France, les fortes pluies des derniers jours ont fait quatre morts, ce qui porte à 18 le bilan des victimes des inondations en Europe. Les Suisses aux urnes ce dimanche, nous en parlions en ouverture d'édition, mais ces jours d'élection également en Italie ce dimanche. Des élections municipales dans les grandes villes italiennes comme Milan, Bologne, Naples et Rome. Les observateurs qualifient ces élections de test pour le gouvernement Renzi, un gouvernement qui peine à relancer l'économie et à réduire le chômage. Élections locales également dans près de la moitié des États du Mexique aujourd'hui, alors que les partis politiques s'accusent mutuellement de corruption Un mouvement citoyen est parvenu à imposer un projet de loi ambitieux qui a pour but de lutter contre ce phénomène et régénérer le système politique. Emmanuel Stel, c'est notre correspondante sur Place Reportage. Dans les 14 États mexicains qui se rendent aux urnes ce dimanche, les principaux candidats s'accusent mutuellement d'enrichissement illicite et de lien avec le crime organisé. Une fois de plus, la corruption est le thème le plus exploité comme argument électoral. Et pour la toute première fois, des citoyens sont parvenus à imposer un projet de loi qui propose des mécanismes anticorruption. Il s'appelle 3 sur 3 car les responsables politiques et l'ensemble des fonctionnaires devront rendre publiques trois choses. Leur déclaration patrimoniale, leur déclaration d'impôt et leurs conflits d'intérêts. Plus de 630 000 signatures pour faire une loi, cela ressemble à un printemps mexicain, comme l'explique Lourdes Morales, directrice du réseau pour la reddition des comptes, l'une des auteurs du projet. La corruption, ce n'est pas l'exception, c'est la normalité. Mais il arrive à un point où on commence à dire que ça suffit. C'est le printemps mexicain dans le sens que ça a aidé à monter la pression sur la classe politique et ça a créé une sorte d'espoir Et je crois que oui, les, les citoyens ont un peu marre des abus et de l'impunité aussi. La pression est forte, mais avant les élections locales de ce dimanche, les législateurs ont suspendu les débats sur le projet citoyen et les partis se sont accordés un nouveau sursis avant d'affronter la corruption. Les sports et d'abord l'euro de football qui débute dans 5 jours. Bonjour Florence Lestienne. Bonjour Pascal. Les Diables Rouges sont dans la dernière ligne droite de leur préparation Florence. Ils affrontent ce soir la Norvège au stade Roi-Baudouin. C'est le troisième et dernier match amical des Diables Rouges avant l'euro. Après une prestation critiquée face à la Finlande mercredi, Marc Wilmots remet les pendules à l'heure. Pour le sélectionneur belge, la priorité c'est bien l'euro.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 Marc Wilmot, sous micro, débit Brousakis. Au niveau de l'équipe, vous l'avez entendu, les Diables récupèrent donc Raja Nengolan, golan Thomas Vermalen, Yannick Ferreira-Carrasco et Thomas Meunier sont forfaits. En défense, en défense pardon, on retrouvera ce soir Toby Alderweirel et Jan Vertonghen au centre. Jordan Lukaku évoluera à gauche, Jason Denayer à droite. Belgique-Norvège, c'est ce soir à 18h, une rencontre à suivre sur tous les médias de la RTBF. Et il y a du tennis au menu également ce dimanche, c'est une finale de rêve à Roland-Garros, Florence. Oui, chez les Messieurs le numéro.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 Coup d'envoi de cette finale messieurs Roland-Garros à 15h. De la boxe, c'est un mot de kayak encore. Le dinantais Maxime Richard a réussi un doublé au championnat du monde en Bosnie. Après l'or dans la descente classique jeudi, Richard a cette fois remporté la descente en sprint hier soir. Et puis en boxe, la belge Delphine Persons a conservé son titre de championne du monde des poids légers. La boxeuse belge a dédié son titre à la légende de la boxe Mohamed Ali, décédé vendredi. Les obsèques de Ali qui auront lieu vendredi dans sa ville natale de Louisville dans le Kentucky. Moi mois Métalli, qui avait 74 ans, et voilà pour la synthèse de l'actualité. Merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. À 9 h 12 minutes, bon dimanche. Un dimanche à l'italienne avec Adrien Jovenot et ses Belges du bout du monde dans quelques instants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 La première, 9h-10h le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un homme qui n'aime pas l'Italie est un barbare, écrivait l'académicien français d'origine belge, Félicien Marceau. Alors nous, on adore l'Italie et pas seulement pour y passer nos vacances. La preuve dans cette émission où vont se parler des Belges partis vivre en Italie et d'autres dont les parents ou les grands-parents sont venus de Sicile et d'ailleurs pour travailler chez nous dans le cadre de l'accord sur l'immigration italienne signé en juin 1946, il y a tout juste 70 ans. Alors on va fêter cet anniversaire en mettant les voiles ce matin vers la Toscane où nous attendent Caroline Cardon et Thierry Azé. Bonjour, bonjour Thierry. Bonjour. Va bene Si, tout va bene, grazie. <rire> J'ai un accent belge malgré 13 ans d'Italie. Ben oui, mais on ne se refait pas, c'est normal. Où êtes-vous précisément Thierry Alors nous sommes dans la province de Sienne et plus précisément entre Sienne et Montalcino qui est la patrie du Brunello entre autres. Ah eux. si si on va se régaler là à l'apéro en fin d'émission. Euh, vous êtes allé à la Busca où on vous euh, débusque euh, ce matin. C'est là que vous avez créé un agriturismo en 2003. Alors pour dialoguer avec vous un des chanteurs belgo-italiens les plus... Populaire de notre royaume, Francesco Barracato. Oui, bonjour Thierry. Bonjour, je crois qu'on doit dire Frédéric François, non Oui, bonjour Caroline. Oui, Frédéric François, buongiorno. mais le vrai nom, Francesco Barracato. Si, so, so. Avec un accent <rire> bellissimo, me ah, fait plaisir. Dichiamo que le Toscan est le meilleur Italien. Non? Oui, oui, voilà. C'est <rire> le vrai Italien qu'on dit. Frédéric arrivé en Belgique en 1953, vous étiez haut comme trois pommes, vous êtes venu rejoindre votre papa qui travaillait dans, dans les charbonnages. Je devais avoir 4 ans, 4 ans et demi. Jusque-là, j'avais vécu avec mon grand-père. Et donc, pour la première fois, je rencontrais euh, mon père. Voilà. Frédéric François qui fête ses 50 ans de carrière. Premier 45 tours sorti en 1966. Vous avez composé 350 chansons. Vous avez vendu 35 millions de disques dans le monde. C'est pas mal pour le fils d'un mineur échangé à l'époque contre un sac de charbon. Oui, c'est exact. Mais ne pas oublier que euh, même s'il y avait cet accord d'échange pour un sac de charbon, euh, nos parents ou vos grands-parents euh, en fait euh, venaient découvrir l'Amérique. Parce que chez nous en Sicile, il faut savoir que mon père travaillait toute une semaine dans les mines de soufre et quand il recevait sa paix, il avait juste de quoi acheter un kilo de pain. Donc pour lui, venir en Belgique et, et avoir le salaire qu'il avait eu avec tous les accords, en fait, les allocations familiales, les primes de ceci, les, les primes de, de vacances, pour lui, il découvrait l'Amérique, il retrouvait sa dignité et il pouvait élever, bien sûr, toute sa famille. Ah, vous n'êtes pas un ingrat, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes reconnaissant envers, euh, envers la Belgique. Qui... Oui, complètement. Ouais, ouais, ouais, Frédéric François, je vous présente nos chronicoses bourlingoses d'origine italienne. Hein, évidemment, mmh. euh, Catherine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 Alors, le père est du Frioul dans le Nord et la mère est des Pouilles, le talon de la botte. Alors, elle a gagné un concours de journalisme en faisant Milano. Un, oui, un reportage à Milano. C'était la belle godissée et grâce à ça, elle travaille à l'RTBF. Elle a gagné son ah, contrat. Génial, ouais, génial. Ouais. Belle histoire. Bah, Alors, Cynthia Izzarelli, c'est pas mal euh, non plus. Hein, comme Catherine, italienne de Belgique de, de troisième génération. Euh, devenue traductrice, interprète, oui. journaliste. Voilà. Et chroniqueuse chez Walid. Et chroniqueuse chez Walid aussi, <rire> oui. Ça, c'est le, le poste le plus récent. <rire> Alors, vous avez un point commun euh, toutes les deux, c'est que vous êtes incollable sur le répertoire de Frédéric François. Je crois que votre préféré c'est celle-ci. Oh Je <rire> ai t'aime à ouais, oui. Très très bien. Thème à l'italienne. Ah, on va chanter, ça va être très sympa cette émission. Ça va amener plein de soleil dans, dans la Belgique en ce dimanche 5 juin. Et je vois que vous êtes venu avec une mandoline, Cindy. Un Les de précis. Mais oh aussi, là effectivement. là. La mandoline, c'est encore un peu trop complexe pour moi, il y a trop de cordes. À découvrir ce matin sur la première. Ce seront des morceaux en direct, ça va être super sympa. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, Les Belges du bout du monde. Buena Dominica Bonne domaine, bon dimanche, avec <rire> les pêches <Belges> du bout <rire> du monde en Italie. Catherine Tonero, euh, l'Italie, le pays de, de vos parents, c'est grand comme dix fois le nôtre. Oui, la péninsule italienne située au centre de la mer Méditerranée, dont elle comporte les deux plus grandes îles, la Sicile et la Sardaigne. La botte, comme on l'appelle, représente environ 300 000 km² et compte près de 60 800 000 habitants. Il y a 20 régions en Italie, dont 5 à l'autonomie élargie. À chacune ses ses spécificités mérite, ses beautés, des montagnes et lacs, du Frioul dans le nord, à la côte adriatique des Pouilles dans le sud, pour ne citer que <rire> ces deux régions, et en toute objectivité. Bien évidemment. sûr, bien sûr. L'apport de l'Italie à la civilisation occidentale est immense. Oui, un apport historique bien difficile à résumer, en tant que berceau de la Grande Grèce, de l'Empire Romain, du Saint-Siège, de l'Humanisme, ou encore de la Renaissance. Il Risorgimento, c'est durant cette période que l'Italie est unifiée, en 1861, monarchie jusqu'en 1946, république Depuis, on la célèbre le 2 juin chaque année. La République italienne a donc tout juste 70 ans cette année. De même que l'immigration italienne en Belgique on l'a dit, c'était le 23 juin 1946. Nos deux pays signaient les fameux accords charbon qui verront affluer des milliers de mineurs italiens suivis de leurs familles dans nos contrées. Une histoire racontée par Frédéric François dans un livre qui oui. s'appelle C'est mon, mon histoire, oui. euh, paru euh, à la renaissance du livre. Et c'est pas un hasard s'il si sort ces jours-ci, Frédéric C'est pour raconter mon histoire qui est l'histoire de tous les immigrés, de tous les Italiens qui sont en Belgique et voilà c'était une façon de, de donner à d'autres de l'espoir aussi on peut partir de rien, euh, arriver dans un pays, on vous ouvre les bras et vous pouvez réussir dans ce pays, c'est formidable les 9 dixièmes des Italiens ont marié des Belges, les enfants et les petits-enfants sont tous Belges et aujourd'hui euh, on mange tous de la pizza et les spaghettis <rire> et tout Et les deux cultures se sont mélangées, ne forment qu'un et c'est vrai que eh bien, dans toutes les familles Belge, bah on mange euh, un mélange d'italien et de belge, c'est formidable. Oui, et même des frites avec l'escalope milanaise. Et même des frites, oui, <rire> c'est important. Oui, alors on a euh, au bout du fil, euh, par Skype précisément, euh, nos belges euh, du bout du monde euh, en Italie. Euh, Thierry Azé, quand on est archéologue euh, comme vous, arriver en Italie, c'est un peu le paradis, non? Ce que j'aime beaucoup chez les Etrusques, et ça va faire plaisir à vos deux amis belgo-italiennes, c'est que, à l'époque, c'est la seule civilisation Qui accorde un véritable droit à la femme. C'est pas beau, ça C'est pas macho, magnifique, alors. Magnifique. Non, pas du tout, pas ouais. du tout. Et donc, les Étrusques vont donner l'étrurie et l'étrurie va devenir la Toscane. Oui, oui. Et on peut, quand on va passer quelques jours dans votre maison d'hôte, la Bousca, visiter le musée étrusque de Mourlot en votre compagnie, ce qui est pas mal. Alors, au corps de vos fouilles dans la région, vous avez trouvé la, la Bousca. C'est une maison d'hôte, si j'ai bien compris, dans une exploitation agricole en activité. Alors que cultivez-vous, Thierry Alors principalement, il y a le raisin et les olives. Eh ben oui. Et puis il y a les fruits, il y a les bois, et voilà. Mais ça suffit, ça suffit, ça suffit. Alors vous utilisez ces produits pour ravir les papilles gustatives de vos invités Eh oui, ça fait partie des plaisirs et c'est gai d'en rendre hommage à Caroline parce que c'est elle qui s'occupe du potager. Et on s'aperçoit qu'une tomate qui a mûri au soleil, c'est un fruit et puis on met un brin de son basilic et un peu de son huile d'olive, et on a un dîner trois étoiles. Ça, Ça me fait rêver, moi. <rire> oui, vous, vous répondez justement à ma question, Je suis justement curieuse de savoir si vous faisiez votre propre huile d'olive du cru, qui est quand même souvent une fierté des petites exploitations d'agritourisme en Italie. Bien sûr qu'on l'a fait nous-mêmes, et c'est très gai d'ailleurs. Il y a des Belges qui viennent nous aider pour la récolte, et puis on va ensemble au pressoir, deux heures après, mmh. l'huile arrive. C'est un véritable or vert. Alors, Cynthia, et... euh, vos, vos parents ont repris un restaurant, d'ailleurs, à, à Morland Way, -Well, le Café de la Gare, vos grands-parents Mes grands-parents, oui, effectivement. En fait, mes grands-parents sont arrivés un, un peu plus tard, finalement, dans, dans, dans la vague d'immigration. Et mon grand-père avait la chance d'avoir déjà un, un métier qui lui a permis d'éviter, finalement, euh, les mines. Euh, il, enfin, voilà, il avait vu euh, les, les aînés euh, y descendre avant lui et ça ne lui, ça lui faisait pas du tout envie donc il a, il a vécu de son métier de maçon et, euh, et donc ils, sont, ils ont fait un détour par le Luxembourg avant d'arriver en Belgique et, euh, et donc en arrivant ils avaient la chance d'avoir des petites économies ce qui n'était pas le cas de tout le monde et ils ont pu racheter en fait, le, le café de la gare à Mourlanwe qui était juste à côté eh bien, évidemment oui. de, de la gare et qui servait aussi de, de cantine et de pension pour les, les mineurs euh, oui. célibataires qui venaient avant le regroupement familial On va reparler de toute cette ambiance de la cantine, des Italiens mais aussi de la Busca cet agritourisme créé par Caroline et Thierry, nos Belges du bout du monde en Italie, après avoir écouté Raphaël Gualazzi sur la première. Se ti incontro un giorno che non piove io ti sposo E non dire no che son tre vite che non riposo Ma piove laggiù, sopra i campi, sopra il mare blu Il vento è poesia, la notte è di nostalgia Ricorderò per la dolcezza che mi hai donato. Non mi illuderò di avere indietro quel mio passato. Ma vorrei laggiù su quei campi, su quel mare blu. Un po' di poesia. La notte magica e sei tutta mia. Splendida, bella come un tempo. Da far morire la realtà sembrerà un inganno Con l'anima vedrai un mare in luce E ti accorgerai che quel mare in luce Non finisce mai Se saprai ridere del tempo In questa vita se vorrai Quando c'è buon vento potrà incontrarmi la C'était Raphaël Gualazzi dans Les Belges du bout du monde avec Caroline Cardon, architecte, et Thierry Azé, archéologue. Ils vivent à la Bousca. c'est une petite ferme entourée de 30 hectares de vignes, d'oliviers et de bois au sommet d'une colline avec une vue imprenable sur la Toscane. Caroline et Thierry sont en duplex avec Frédéric François, notre invité en studio. Les Belges du bout du monde, sur La Première. Avant de redonner la parole à nos Belges du bout du monde en Toscane, nous continuons à feuilleter le grand livre de l'histoire de l'Italie. Alors après la seconde guerre mondiale en 1946, Catherine Tonero, on tourne la page de l'ère Mussolini. Effectivement, le Duce qui a été à la tête de l'Italie fasciste, grosso modo hein, de la fin de la première à la fin de la seconde guerre mondiale. Il meurt en avril 1945, pendu par des communistes alors qu'il tentait de fuir vers la Suisse. La démocratie chrétienne va ensuite dominer la vie politique dès la fin de la guerre. Le parti communiste italien prend le relais dans les années 70, les années de plomb marquées par un terrorisme d'extrême gauche. Les affrontements et scandales politiques sont légions à l'époque. L'opération Manipulite, main propre, marque un Un tournant, début 90. Nombre de ministres, députés ou entrepreneurs corrompus vont tomber. Cette opération qui marque profondément l'opinion publique italienne provoque la disparition des partis politiques historiques, au point que l'on parle souvent de cette époque comme du passage à une seconde république. L'Italie est à présent la quatrième économie européenne. Et la huitième au niveau international. Son développement économique connaît un boom après la Deuxième Guerre mondiale. Fiat devient à l'époque le symbole du miracle italien. C'est aujourd'hui le plus grand employeur du pays. L'Italie qui est avec la France l'un des plus grands exportateurs de produits de luxe, Ferrari, Maserati dans l'automobile, Gucci ou Armani dans la mode. Grâce à ses attraits, l'Italie est aussi la cinquième destination touristique mondiale. En récession depuis 2012, le pays renoue aujourd'hui avec la croissance, fruit des réformes du gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi, mais le taux de chômage reste élevé dans le pays, particulièrement dans le sud, où Mezzogiorno, qui souffre aussi de la présence de la mafia. Alors on fait des flashbacks hein, entre euh, cette histoire et puis euh... La vôtre, Frédéric, hein, dans l'après-guerre, beaucoup d'Italiens doivent fuir le, le pays. 26 millions d'Italiens sont contraints d'émigrer. Aux états unis à Chicago, entre autres. Francky Borsalino. J'aurais pu m'appeler Francky Borsalino, oui. Frédéric François, pour vous, ça n'a pas été Chicago, mais la, mais la Belgique, mais c'était l'Amérique, vous le disiez pour oui, beaucoup d'Italiens à l'époque. Oui, pour nous, c'était l'Amérique, vraiment, oui, oui. vraiment. À l'époque, selon euh, l'accord d'immigration euh, signé entre euh, la Belgique et l'Italie, 2000 ouvriers devaient quitter chaque semaine euh, la péninsule pour venir travailler dans les charbonnages. Parmi ceux-ci, un certain Pepino. Baracato, arrivé en 1946 à la gare de Vivenice. Vous racontez dans votre livre qu'à l'époque, cette gare, c'était une gare de marchandises et que c'était tout un symbole d'arriver pour oui, un être oui, humain dans une gare sûr. de marchandises. Et donc et Non seulement ils sont arrivés dans une gare de, de marchandises, mais quand ils sont arrivés, on était dans, dans les baraquements, on appelait ça les baraquements et était les, les baraquements étaient destinés aux prisonniers allemands mm -hmm. à l'époque. Et nous étions à, à 50 mètres de la Belle Fleur qui descendait euh, euh, dans le charbon Donc, on était vraiment au cœur du charbonnage avec ceinturé par un grand mur. Voilà. Écoutez votre histoire, résumée en 50 secondes par l'écrivain français Marc Lévy. Vous êtes né à l'Ercarafridi en Sicile. Mais lorsque la mine de soufre ferme ses portes, votre père Pepino Barracato doit s'éloigner des siens pour s'installer à Tilleur en Belgique. Votre mère, votre frère et vous-même le rejoindrez dans un convoi de la Croix-Rouge Trois ans plus tard. À 10 ans, vous faites vos premiers pas devant un public en chantant au soleil mio. Pepino, déjà fan, croit en vous plus que vous-même. Il va tout faire pour que son fils réussisse. Avec son maigre salaire, il fait graver 500 disques et part les vendre un à un dans les cafés. Quelle preuve d'amour Le petit Francesco Baracato, qui jouait de la guitare auprès de son père dans les charbonnages en Belgique, a réalisé tous ses rêves d'enfant et bien davantage. Voilà Frédéric, Votre vie pourrait vraiment être un roman, mais c'est à vous seul qu'il appartient d'en écrire la suite. C'est magnifique, ça me donne des frissons. Très émouvant. <rire> ouais. On fait des allers-retours entre votre parcours et celui de nos belges du bout du monde oui. qui, contrairement à, à vos parents, ont pu choisir leur expatriation. Thierry Azé, Caroline Cardon, vous avez décidé de partir en Italie. Pourquoi là et, et, et pas ailleurs, Thierry Parce que la Toscane, la province de Sienne qui est un peu moins connue, C'est tout simplement, quand on commence à la visiter, on ne peut avoir qu'une idée en tête, c'est d'y habiter. Ça s'appelle littéralement « tomber amoureux ». Et puis on a cherché pendant deux ans et demi, on a trouvé. Et voilà, ce qui est facile, c'est qu'on reste quand même proche de la Belgique, qui a énormément de contacts depuis la Renaissance entre les Belges et les Italiens. Et tout ça, c'est du bonheur et ça continue et c'est très gai. Et franchement, chaque fois que je me lève le matin, je regarde mon paysage... Je dis en rigolant que c'est quand même mieux d'être pauvre en Toscane que d'être pauvre en Belgique. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors, pour paraphraser euh, le célèbre dicton, il vaut mieux euh, du spaghetti avec des amis que du caviar avec des connards. <rire> Donc euh, vous ah oui, vous merci. régalez là-bas. Vous êtes euh, euh, dans, dans ce petit coin de, en envie, moi. de paradis. Euh, ouais. C'est super. Alors, du, du rêve à la réalité, il y a quand même un pas qu'on n'ose pas toujours franchir. On vit avec un rêve, on décide de franchir son rêve, euh, on relève un défi. Si on réfléchit trop, on ne le fait jamais parce qu'on se dit « oui, mais la banque, ceci, oui, mais cela ». On agitait de baisser, on passe les deux premiers hivers sans chauffage, <rire> euh, le climat est assez rude, et puis le rêve se transforme en réalité. Il y a quelque chose qui est un élément déterminant, c'est qu'à un moment, ça a failli ne pas se faire. Et là, on s'est dit… Il faut continuer parce que sinon on va vivre avec l'éternel regret de ne pas l'avoir fait. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien poser moi une petite question à Frédéric François. Oui, je vous en prie. Il y a, il y a deux chansons italiennes qui sont véritablement, pour moi, des, des fondements que tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît. C'est Ossole Mio qui a été cité et Di Pinto di Blue. Pourquoi ce succès sur ces chansons italiennes oh Voilà, dans mon petit village de l'Aircara euh, bah il y a une plaque commémorative avec euh, The Voice. Les parents et les grands-parents de Frank Sinatra bah, sont nés dans mon petit village. Donc cette chanson, au Soleil mio", Bah, elle a fait le tour du monde quand on est émigré comme ça. Ce qui nous rapproche de notre terre, de notre soleil, de notre huile d'olive, de nos tomates <rire> et de tout ça. Bien, C'est nos chansons, c'est au Soleil Lémillo. C'était la première, tu vois, oui, qui oui. nous rapproche. Et voilà, et puis... Euh, Volare parce que Nel Blu de blue Blu le titre original c'est Volare, c'est Modugno qui a écrit ça et voilà, Volare a fait le tour du monde parce qu'à un moment donné euh, les Italiens comme Dean Martin et tous ceux qui étaient en Amérique s'appropriaient les chansons italiennes qui étaient populaires et, et, et elles ont fait le tour du monde grâce à eux bien sûr Et on, on vole vers l'Italie, vers la Toscane, où vous trouvez euh, euh, Thierry Azé Dans votre oui. euh, agritourisme. je me suis laissé dire, parce que je n'y suis jamais allé, qu'il y avait une bibliothèque avec des trésors, des auteurs italiens que vous adorez. Oui, oui, oui, oui, oui. oui. Alors, on peut commencer par sans doute le, le plus connu, qui est Camille Herri. Oh, qui oui. est écrit Montalban, qui est notre, notre maigret euh, sicilien. Et puis, il y a toute une jeune génération. On, on connaît, je crois, Alessandro Barrico. Oui, il soit, oui. Mais il y a, par exemple, Sandro Véroné, ici. Il y en a un que j'aime beaucoup, qui est Stefano Beni. Le titre d'un de ses livres, c'est « De toutes les richesses ». Alors, le titre, franchement, le livre correspond dix mille fois à ce titre. Il y, y a aussi cette phrase d'Alberto Moravia qui vous va bien, je crois. Plus on est heureux, moins on prête attention au bonheur. Dans un instant, nous parlerons avec l'épouse de Thierry, Caroline euh, Cardon, euh, qui est dans les vignes en Toscane. Et puis Cynthia Izzarelli va sortir son ukulélé. Attention, wow après la pub. La première et la trois présente La boîte à images Une étrange salle de cinéma itinérante Habitée par Jean-Pierre Castaldi et sa bande A l'affiche, toute l'histoire du cinéma En une seule séance Très bientôt à Wavre, XL et Forêt Info et réservations 070.be Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles La COCOF et la région Bruxelles-Capitale L'Omegang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux, feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Omegang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Kenry. ticket sur omegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas, et la bière Omegang. La ville de Bruxelles présente I Shop on Sunday. Tous les premiers dimanches du mois, à Bruxelles, venez vivre une journée de shopping! Go Ce dimanche 5 juin, c'est le Devil's Day et le centre-ville vous invite à vibrer avec les diables. Des animations complètement foot pour toute la famille et des joueurs cachés dans les boutiques. Le shopping du dimanche au centre-ville. I Shop on Sunday C'est tous ensemble. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Aussi chaud que soit le vent, les pompes à chaleur Daikin rafraîchissent en respectant l'environnement. Découvrez tous les avantages des pompes à chaleur Daikin sur daikin.be. Une ville pour les copains ouais et les lendemains. Oh ma tête Prenez-vous en photo dans la capitale et rendez-vous sur bruxellesbouge.stib.be. Il y a des smartphones, des appareils photo et de nombreux autres cadeaux à gagner. Bruxelles, c'est nous tous, la Stib. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice Underwood, Les Innocents, Ibrahim Malo, Feu Chatterton, IBI, Rosé González, Christophe, Charles Bradley, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations lesardentes.be. Avec la première, la 2, Proximus et Peugeot. La première et la trois présente Fans de cinéma de tout poil, le rendez-vous de l'année approche. Le Brussels Film Festival ouvre ses portes du 17 au 24 juin à Flagey Avant-première, projection en plein air, brocante, ciné-concert et des rencontres avec des invités, Guy Bedos et bien d'autres. Tout le programme sur BRFF.be avec la région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 9h10 sur la première. Les Belges du bout du monde avec Adrien Jovenot. Quelques jours après la Festa della Repubblica et juste avant le 70e anniversaire de l'accord d'immigration belgo-italienne, nous sommes en Toscane chez nos Belges du bout du monde, Caroline et Thierry Azé. Ils sont en duplex avec le chanteur de charme Frédéric François et nos chroniqueuses bourlingoses belges d'origine italienne également, Catherine Tonero et Cindia Izzarelli. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Bienvenue euh, à Caroline euh, Cardon, hein, qui prend le, le relais de Thierry Azé euh, en Toscane. Euh, vous êtes arrivée, euh, Caroline, à Florence, à, à la fin de vos études. C'était votre premier stage Oui, en fait, j'ai fait des études d'architecte d'intérieur. Et après mes études, je suis partie pour être jeune fille au père à Florence. Mais j'en ai profité pour euh, travailler chez un architecte florentin. Et c'est grâce à lui que nous sommes ici. Alors vous êtes arrivé à la bouska, qu'est-ce que ça veut dire la bouska La bouska, euh, il y a plusieurs euh, traductions possibles, nous avons choisi celle que nous préférons, c'est-à-dire la quête, la recherche, c'était notre quête en fait de, de pouvoir euh, acheter en Toscane. Oui, alors on va continuer en chanson maintenant avec euh, Cynthia Izzarelli Italienne dans l'âme Belge dans l'esprit, c'est vrai C'est ça Vous avez pris un peu le meilleur des deux mondes voilà. euh, et, et puis votre ukulélé dans les bras Vous allez nous faire des extraits de, de mélodies italiennes Qu'on va essayer de reconnaître, c'est ça C'est ça, oui, je me suis dit Vu qu'on voilà, parle de, de l'immigration italienne Et des liens entre euh, l'Italie et la francophonie euh, J'ai quelques petits extraits de, de morceaux de chansons Qui sont connus dans les deux langues Et euh, voilà, je vais, je vais en jouer des petits extraits en italien Et puis on va voir si, euh, si vous, vous les connaissez. C'est oui. assez facile. Ca normalement. Caroline, Caroline, vous qui êtes euh, au bout du, du fil là-bas en Toscane, vous pouvez jouer avec nous. Hein. Dès que vous reconnaissez, vous, vous, vous, vous criez, d'accord Ça va. Voilà. Bon, je suis assez émue. C'est un mineur. Je ne peux pas ferme avec les mains dans les mains. choses Prima que je Ricardo Cochante C'est ça, oui, Marguerite. Bah, ouais, oui, ouais. c'est une grande chanson, ça. Marguerite, ouais. Ah, il a écrit des chansons euh, sublimes. Et ce qu'il a aussi écrit, ça, c'est une des premières Marguerite. Oui. Hein, et puis, euh, ce qu'il a fait avec euh, Notre-Dame de Paris, Notre ouais, ouais, Paris ouais. c'était grandiose, voilà. Mmh, et très... donc, j'ai. Oser pas osé dire le nom parce que je voulais qu'elle chante beaucoup plus, tu vois ah, <rire> oui. Et donc c'est bien que tu lui dit le nom mais qu'elle a continué, oh, ouais, donc ouais. ça c'était bien Il sait parler aux femmes, c'est oui, quand même un métier tout... <rire> Moi je prends des leçons aujourd'hui avec Frédéric-François moi bon, on change de style la de l'Est, je crois que Caroline a reconnu Caroline en Toscane. Branduardi, oui, ouais, eh bien, euh, bah oui, c'est un tube énorme ici, hein. Ah oui, oui. hein. Oui. Branduardi qui est parfait bilingue, hein, qui, qui, qui passe indifféremment du français à l'italien, c'est assez, ah oui. assez impressionnant, qui est un virtuose du violon aussi et qui Il... reprend énormément de de chansons comme ça médiévale euh, oui, ça. très dansante. Là c'était la foire de l'Est oui, la, la foire, foire de l'Est, ouais. exactement une continue assez, assez drôle qu'on qu avait apprise quand on était petit. Alors encore plus facile surtout si on, est, si on a grandi en Belgique Oh là là, continuez Tu verras cette Cade la neve Non ci vedremo La città che dorme si copre di bianco Intanto il mio cuore Impossible manège. Oui, bien. En, en duo, alors voilà. c'est bien. bien. Oui, notre ami Salvatore, oui, c'est une grande chanson, ça, qui a fait le tour du monde. Et c'est magnifique. Ce qui me mot beaucoup avec Adamo, c'est oh, souvent, on. C'est assez compliqué à expliquer, mais quand on, quand on est bilingue, on a tendance un peu à changer de voix quand on change de langue. Et chez Salvatore Adamo, en fait, il n'y a pas ça. Qu'il chante en, en italien ou en français, c'est le même timbre, en fait, et, et, et c'est assez, assez particulier parce que du coup, ça s'adresse un peu à la, à la même partie du cerveau, j'ai envie de dire, et, et c'est assez émouvant, je trouve. Oui. Allez, une dernière pour le plaisir, euh, j'ai découvert assez tard en fait que cette chanson avait été reprise en italien et euh, me fait beaucoup rire, donc euh, vous allez reconnaître très très vite. Sula piazza di una città la gente guardava con ammirazione Un gorilla portato ah, l'an Zingere di hey, bravo, un baracom Con poco senso del pudore Le comari di quel rione Contemplavano l'animale Non dico come, non dico dove Attenti al gorilla Gare gorille. Bravo. Qui, qui l'a repris en italien Fabrizio De André. Ok, c'est très bien. Chanteur. Bon, grandissime chanteur. Dans tous les registres, c'est super sympa <rire> ce matin. On, on passe un bon petit déjeuner avec nos, nos Belges du bout du monde en, en Toscane. Caroline, quand on est Belge, qu'on s'installe en Italie, est-ce qu'on a une petite euh, cote de sympathie auprès des, des habitants Est-ce que le fait d'être Belge vous a aidé à être bien intégré là-bas Euh, je pense que le fait d'être belge est, est, est très apprécié ici, oui. mais ce qu'il y a surtout, c'est que l'intégration a été excellente à la campagne. Parce que moi qui ai vécu à Florence euh, après mes études pendant près d'un an et qui vis ici depuis 2003, j'ai été beaucoup mieux intégrée euh, dès notre arrivée ici. Que euh, quand j'étais à Florence. Parce que dans les villes, les, les Florentins sont très, très Différents. fermés Différents. et Différents. se voient entre eux. Euh, on voit ça à Sienne aussi. Nous n'avons pas, quasiment pas d'amis euh, à Sienne. Et ceux qu'on a qui sont siennois, on les voit en dehors de Sienne. Et donc, c'est vraiment la, la, la population qui est euh, à la campagne oui. qui euh, nous, nous a intégrés euh, d'une manière très, très proche. Euh, On a une famille ici dans notre village avec la maman. Si on ne va pas de temps en temps euh, euh, le dimanche euh, pour euh, leur dire bonjour, aller manger ou euh, faire un un, un salut, euh, c'est mal pris parce que c'est ah la oui, maman. Oui, je sais <rire> ça. Ah oui, c'est exactement ça. Oui. C'est euh, super parce que quand on est arrivé ici, on n'avait on pas du tout une expérience d'agriculteur en tout cas. Et ils n'y croyaient pas qu'on allait rester ici. Et quand l'hiver est arrivé, ils savait qu'on habitait dans une maison qui n'était plus habitée depuis 20 ans, avec une toilette dehors, pas de chauffage. Il y avait, On avait la chance d'avoir une douche dans chaque chambre parce que le toit perçait. Et donc, <rire> ah oui, c'était facile <rire> On avait ce, euh, tout, tout ce confort, euh, entre guillemets. Oui, alors vous êtes architecte euh, d'intérieur. Là, en Toscane, évidemment, vous êtes à la source. C'est le berceau aussi de la, de la rénovation. Euh, vous, vous, vous cherchez des, des, des maisons que vous, vous rénovez. Il faut dire qu'il y a beaucoup de maisons abandonnées euh, en Toscane, en Sicile en aussi. En Sicile aussi, bien oui. sûr. Frédéric-François, il y a une loi qui est passée récemment où on peut acheter des maisons pour, pour un euro symbolique. Oui, pour l'euro symbolique. Et vous avez trois ans pour renouveler les maisons et les mettre euh, aux normes. En Toscane, euh, j'ai vu qu'il y avait... Euh, les il y a certaines gares abandonnées parce qu'il y, y a des gares comme genre Bagdad Café, on en a une ici nous à Mourlo, quand on va se balader là c'est vraiment la gare au milieu de nulle part et ils ont fait ça aussi pour des gares il y a moyen, ils il les donnent pour des associations alors plutôt Des associations dont vous nous reparlerez tout à l'heure Caroline, en évoquant le fameux Palio qui aura lieu cet été à Sienne Alors autre trésor à redécouvrir côté chanson italienne cette fois c'est Adriano Celentano Te buci meraviglioso fragi d'amore appassionate ma solo baci chiedo a te yeah yeah, yeah combatti 4000 ba C'est 24 000 baisers, vous étiez envoyés par Adriano Celentano en ce dimanche 5 juin, une journée qui commence sous le soleil de la Toscane avec Caroline, notre belge du bout du monde à la bousca et l'étang duplex avec le chanteur belgo-italien Frédéric François, entouré de nos chroniqueuses Bourlingos, Catherine Tonero et Cynthia Izzarelli. Alors entre la squadra Azura et les Diables Rouges, leur corps balance hein, nous sommes à 8 jours du match Belgique-Italie qui aura... A lieu dans le cadre de l'Euro 2016 à Lyon. Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que sans comme un mouton, dit le proverbe italien. Alors Frédéric François, lion ou mouton Euh. <rire> lion. Lion, ouais, ouais. Et tant qu'à faire, autant vivre 100 jours comme un lion Oui, ah, oui bien sûr. sûr. <rire> un lion reconnaissant aussi envers, euh, envers vos parents. Vous racontez euh, leur histoire, l'histoire de l'immigration euh, oui. italienne, ce qui vous a amené chez nous euh, dans votre livre euh, publié à la Renaissance du Livre, avec la collaboration de, de Brice de Passe, entre autres, oui, hein, exact. Euh, qui est un collègue animateur euh, sur euh, des radios euh, concurrentes et néanmoins <rire> presque amis. <rire> amis, disons amis. On va le dire, on va le dire. Alors, notre belge du bout du monde, est à la bousca. Caroline, qu'est-ce qu'on peut faire de beau un dimanche dans cette campagne toscane Ah, Il y a mille choses à faire pour tous les âges et donc c'est ça le, le plaisir de cette province de Sienne c'est tout d'abord les, les paysages et les paysages en cette saison euh, sont magnifiques avec les champs de coquelicots, les verres à perte de vue parce que c'est fort différent en fonction des saisons on a vraiment un paysage qui est très changeant Et le sud de Sienne, donc les crêtes essénées, ont été souvent comparées aussi à des paysages lunaires. Et le Val d'Or, qui est un peu plus bas, est le premier paysage classé au patrimoine de l'UNESCO. Et on les et voit depuis votre terrasse, c'est vraiment à portée et de... Oui, ouais, ouais, ouais, ouais. on a une vue à 80 km, donc de, devant chez nous, et c'est un plaisir sans cesse renouvelé, puisque ça change tous les jours. Donc ça c'est une des opportunités. Et puis euh, se balader dans tous les petits villages qui nous entourent où euh, à chaque coin il y a une église, un, un, un tableau, une sculpture. Euh, euh, on peut aller manger une gelato, euh, boire un café une sur la place. Cette ambiance italienne euh, dans ces, ces campagnes est magnifique. Ça, vraiment le, ça fait partie du plaisir. Vous me faites rêver, Caroline. Ouais. Alors Astorci, c'est le café, mais plus tard dans la journée, ce seront les vins. Les vins italiens, ils viennent de là-bas, les meilleurs... Ah ben, les meilleurs vins euh, viennent voilà. de là-bas. Ce sont les, est, les plus connus dans le monde. On est tout près de Montalcino, oui. avec son Brunello de Montepulciano. Montepulciano, oui. San Gimignano. Si, aussi. Vernaccia, qui est un blanc... Mm -hmm. Donc on a, et puis le kianti, euh, le, le, kianti. le Le fameux au kianti, nord Cien, le fiasco. Kianti. Euh, on revient un peu au, au fiasco dans les, les, les kiantis, ils remettent ça au goût du jour. Oui, c'était génial on... ça. Voilà, mais en Belgique, c'est un peu une connotation euh, péjorative. Oui, c'est le vin qui servait, enfin, qu'on mettait de, euh, pour faire des abajours, c'est ça un oui, peu La oui, bouteille en, voilà. avec la paille autour, non Voilà, moi, par nostalgie, je sais que mon père, il achetait <rire> tout le temps le fiasque de Canty, il était sur la table les dimanches, tu vois. C'est pour ça que je dis le Canty, pour moi, ça représente beaucoup, tu vois. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, ça avait une connotation un peu euh, d'un mauvais vin, mais avec les progrès qu'ils ont fait, je crois que maintenant, le Canty, c'est un vin formidable. J'ai d'ailleurs vu qu'une chambres a le nom d'un cépage, le San. Sangiovese Voilà, en fait, nos, nos appartements, on en a quatre qui ont le, le nom des cépages de nos vignes. Sangiovese, qui est le, le cépage toscan par oui. excellence. Oui. Euh, et puis, il y a le Canaiolo, le Trebbiano et le Malvasia. Trebbiano oui. malvasia étant des blancs. D'accord, c'est bien, c'est délicieux. Ouais. Et, et c'est votre mari, Thierry, qui fait le vin Oui, on, on fait le, on fait tout ici. Donc, on a, quand on a racheté la, la ferme, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire du vin. Et donc, euh, voilà, on s'est lancé. Et on a la presse, on a les cuves, et on, donc on fait tout nous-mêmes. C'est un peu euh, voilà, on le fait à la, à la bonne franquette. Et euh, par contre, l'huile d'olive, ça c'est un, un produit top euh, qui est d'excellente qualité puisqu'on fait tout nous-mêmes, euh, cueillette à la main avec patience. Euh, Et est, on est sûr de la, de la top qualité. Je précise à ceux qui nous rejoindraient à l'instant que vous avez une maison d'hôte, un agritourisme à La Bousca. C'est à quelques kilomètres de Sienne. On peut aller à Sienne sans emprunter le goudron, rien qu'avec des chemins de terre Voilà les fameuses strade bianche et les strade bianche c'est un, un patrimoine d'ailleurs euh, qu'ils sont en train de maintenir parce qu'en Toscane il y a à peu près 300 kilomètres de strade bianche qui sont des routes blanches la traduction c'est routes blanches Ce sont des routes non macadamisées euh, en gravier mais qui sont très très bien entretenues. Et donc, euh, effectivement, chez nous, à 100 mètres de chez nous, il y a une euh, strade bianque qui passe et sur laquelle passe aussi l'Héroïka. C'est une réévocation d'une course de vélo. C'est magnifique. C'est des passionnés qui, euh, depuis la fin des années 90, ont décidé de remettre au goût du jour cette course. Avec les maillots Molteni, alors, peut-être les... Voilà, les, ma les, maillots <rire> ont les maillots en laine, les euh, Molteni, ils ont les, donc des bicyclettes euh, de l'époque, d'avant 84 mais il y en a de, depuis euh, le début du XXe siècle. Et au début, ils ont commencé, je pense qu'ils étaient une cinquantaine, à, à faire cette réévocation. Maintenant, ils sont 5000. D'accord. Euh, Euh, et il y, y en a plein qui attendent au portillon pour s'inscrire. Euh, ça devient vraiment euh, une institution. Et ouais, à tel point qu'ils donc ça se passe début octobre. Ils partent de Gaillol in Kenty, qui est plus au nord de Sienne. Et pour que tout le monde maintenant ait l'occasion de faire tout le parcours, parce qu'en tout ça fait 200 km et sur une journée avec ce genre de vélo sur ces routes poussi poussiéreuses, c'est une, une, une fameuse euh, euh, aventure. Aventure. Et donc, à l'horizon ils ont aussi imaginé de faire l'Heroica primavera, qui veut dire printemps, qui se passe début mai, et qui part d'un village tout près de chez nous, à 10 km de Buon Convento, et ce qui permet à tout le monde de faire la partie sud et de voir la partie vers Montalcino, justement. Le 2 juillet, sur l'agenda aussi, ça c'est très important, à Sienne, c'est le palio. C'est quoi le palio, euh, Caroline en fait, le palio, c'est vraiment une institution siennoise qui se déroule deux fois par an. C'est le 2 juillet et le 16 août. Les, les, les chevaux sont montés à cru et ils font trois tours de piste, donc trois tours de la piazza, la fameuse place de Sienne, la Piazza del Campo. Ça dure une minute et demie, mais les siennois vivent toute l'année, les vrais siennois vivent toute l'année pour ce palio. Il euh, y a une ambiance incroyable et tout ça pour l'honneur. Parce que donc, le vainqueur reçoit le palio et le palio c'est un, un, un étendard qui a été peint par un artiste local qui n'a aucune valeur marchande et donc toute l'année ils s'entraînent, ils organisent des fêtes, des soupers dans les quartiers pour gagner de l'argent pour payer le jockey parce que donc le jockey est acheté pour la course par la contrade par contre le cheval est tiré au sort okay. on, en écoute, on en écoute un petit bout des, des chants, les supporters Les tifosi du Palio, dont vous faites partie, hein, visiblement vous connaissez bien euh, cette habitude. Alors tant qu'on est à Sienne, mais voici Catherine, pas Catherine de Sienne mais Catherine euh, Tonero pour nous parler des, des perspectives euh, italiennes Catherine. Oui oui, si le pays sort progressivement, on l'a dit, d'une longue crise économique, les effets de cette crise n'ont pas fini de se faire ressentir particulièrement chez les jeunes et qui peinent à trouver un emploi en Italie. Résultat beaucoup tentent leur chance à l'étranger et désertent la péninsule où les moins de 25 ans ne représente même plus le quart de la population aujourd'hui. Défi économique et démographique donc pour le gouvernement de Matteo Renzi. à 41 ans, le plus jeune des premiers ministres italiens est actuellement au milieu de mandat. Un mandat marqué par différents grands chantiers hein, et dernièrement celui de la légalisation des droits des homosexuels. L'Italie, qui était un des derniers pays européens où les couples de même sexe n'avaient aucun statut, vient de légaliser les unions civiles gays. Euh, vous dire encore que cette année est une année d'élections municipales dans plus de 1000 communes italiennes. Autre échéance électorale en octobre, les Italiens seront appelés aux urnes pour se prononcer sur la transformation du Sénat et nouvelle loi électorale d'importantes réformes constitutionnelles, brandies comme la preuve de la modernisation de l'Italie par Matteo Renzi, et qui jouera un qui-tout double. Oui, vous pourrez euh, voter sur place, Cindy Aizzarelli Vous avez le passeport italien Oui, effectivement, oui. j'ai la double nationalité, donc je reçois mes convocations oui. pour les référendums et pour, euh, pour les appels au vote. On peut faire ça à distance aussi, on n'est pas obligé de se déplacer, mais ça fait toujours une belle l'excuse pour <rire> <de> retourner, <rire> re retourner <rire> sur place et, euh, et voyager mais, mais c'est vrai pour rebondir sur ce que Catherine disait que voilà Randy est, est bon très critiqué en interne. Malgré tout, on ne peut pas nier qu'il s'inscrit dans une démarche de modernisation plus que nécessaire, qui a été initiée à Claire de la Pré-Berlusconi. Oui. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je me demande si je ne vais pas vous chipper à Walid. <rire> c'est très agréable de, de euh, vous accueillir dans ce studio. Merci beaucoup Catherine Tonero. Merci à vous, Adrien. Et puis, D'habitude, tu est au bout du monde, je me suis sentie chez moi. Ah oui, c'est vrai, vous, étiez, vous jouiez à domicile. <rire> voilà, voilà, exactement. Et puis, on va laisser à Frédéric François et à Caroline Cardon, notre Belge du bout du monde, le le soin de clôturer cet échange on va dire multiculturel entre la Belgique et l'Italie. Caroline et Thierry m'ont fait rêver, hein, je sentais les parfums de l'Italie euh, à distance, voilà. Et voilà, ça m'a fait très plaisir d'être là et voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Et moi je ne peux vous dire qu'une chose, venez nous trouver et on vous fera découvrir la Toscane comme nous on a eu cette chance de pouvoir la découvrir via des locaux. Ce qui est très important, et donc venez dans ce pays merveilleux. À la prochaine, à bientôt. À la <rire> si vous avez manqué cette émission ou si elle vous manque déjà, vous pouvez la réécouter sur rtbfbe ovio. A-U-V-I-O, émission mise en onde par Paul Michel. La semaine prochaine nous serons chez Michel Le Masquelier qui œuvre dans la recherche médicale en Suède. D'ici là restez fidèles à La Première dans un instant, les Décodeurs RTBF avec Alain Gerlache. Ce sera juste après le journal parlé de 10h.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 Et sur crefell.be ouvert 24h sur 24 livré le lendemain, Crefell les meilleurs prix, service compris et si vos produits étaient disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, découvrez vite tous les avantages de l'e-commerce sur Le... La première ETIAS présente, les 15 ans du BSF, du 5 au 14 août, avec Louise Attac, Hooverponik, Grand-Georges, Abdal-Malik, Saint-Germain, la Grande-Sophie et plus de 70 autres artistes. We love music, we love Brussels. Info et ticket bsf.be, avec la Loterie Nationale. Le circuit de Spa-Francorchamps, un lieu mythique pour se retrouver en famille avec des amis ou entre collègues et vivre ensemble des sensations inoubliables. À la recherche d'un cadeau original pour la fête des pères, offrez-lui un baptême de piste. Deux tours aux côtés d'un de nos pilotes et deux tours au volant de sa propre voiture en toute sécurité. Info sur www.spa-francorchamps.be Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. La première présente... Lang Lang, le plus extraordinaire pianiste au monde, revient en Belgique. Lang Lang, symbole d'une inspiration pour des millions de fans à travers le monde. Une sonorité unique, la passion musicale dans toute sa splendeur. Lang Lang, le phénomène dans un récital exceptionnel à Beaux-Arts le 1er novembre. Info, Beaux-Arts.be La première. Il est 10 h Et pour les infos, on retrouve Nathalie Levig. Bonjour. Bonjour à tous. La grogne chez les camionneurs reprend de la vigueur. Grogne toujours contre la taxe kilométrique soutenue par le syndicat des indépendants. Ce soir, les routiers pourraient bloquer les frontières vers la France et le Luxembourg à partir de 22h. Pas sûr que le mouvement soit très suivi si l'on en croit Fabrice Oslo, qui représente un collectif de petits indépendants. Ce transporteur discute avec le gouvernement wallon. Il reconnaît que les négociations font du surplace en ce moment.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 on fera autrement, on prépare des, des autres actions. Des propos recueillis par Lionel de Neubourg. On restera donc attentif à l'évolution de la situation. Prenez vos précautions. En attendant, gare au brouillard ce matin sur les routes, à la grêle même, qui devrait accompagner de nouveaux orages dans la journée. C'est le printemps. En tout cas, c'est la décrue en France, après Paris et la Normandie, qui voit rouge. Les intempéries ont fait 4 morts chez nos voisins français, portant à 18 le nombre de victimes des intempéries en Europe. La NVa fait le forcing au Conseil des ministres avec le texte Visité de la secrétaire d'État à la politique scientifique, Elke Sleur, c'est le ministre des Finances, Johan van Wartveldt. Ce texte prévoit de supprimer le statut et l'organisation des grands établissements scientifiques de l'État fédéral. Cinquantenaire, musée des beaux-arts, bibliothèque royale, IRPA, archives seront versés dans un grand pôle autonome. Dans les musées, on voit cela comme un désengagement de l'État et une mise en danger du patrimoine belge. Françoise Barret. Les musées et institutions scientifiques, là où sont conservées et étudiées les archives, là où sont restaurées et analysées les œuvres d'art, là où on s'émerveille d'un Magritte, d'un Rubens, d'un Bruegel de Velours, là où l'on peut rêver devant la mosaïque d'Apamé ou d'un livre d'or de Marguerite d'Autriche, ces institutions seront bientôt autonomes et regroupées sous une grande coupole, déjà qualifiées de machin et de mammouth ingérables. On racle déjà les fonds de tiroirs, ce sera pire, confie un directeur. Ces clusters seront des sociétés anonymes, qui disposeront de la personnalité juridique. Terminez donc la tutelle du ministre, mieux Les collections ne seront plus propriété de l'État, mais elles seront mises en dépôt à la société anonyme. Imaginez faire le don d'un magnifique Magritte, il ne fera plus partie du patrimoine national. Ainsi, les régions et communautés pourraient aussi bien réclamer un Rubens, par exemple, pour valoriser leur propre collection régionale. Il n'y aura aucun obstacle au transfert. Les observateurs parlent déjà d'un démantèlement légal, en somme, d'une régionalisation du patrimoine belge. Rien n'est fait, le MR et le CDNV renacle bloquent pour l'instant. La secrétaire d'État, elle, avance et vient de demander aux musées retardataires de se presser et de rentrer leur grand inventaire de leur collection, mais surtout de préciser les tableaux et sculptures dont ils voudraient se défaire.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 it's going to be A very battle. Novak Djokovic au micro de Christine Anquet débute cette finale des rois à 15h. J-5, à 5 jours du début de l'euro, les Diables Rouges terminent leur préparation. Ce soir, les hommes de Marc Wilmot s'affrontent la Norvège au Stade Roy Baudouin, coup d'envoi à 18h, une rencontre à suivre sur tous les médias de l'Art-TBF. En boxe, Delphine Persons conserve son titre de championne du monde des poids légers. La Belge a dédié son titre à la légende de la boxe, Mohamed Ali, décédé vendredi. Ses obsèques auront lieu vendredi prochain dans sa ville natale de Louisville. Dans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 Et du sprint en kayak, c'est du spectacle. Autre info qui ne vous laissera pas indifférent sûrement, aux Émirats Arabes Unis, un homme a déboursé, tenez-vous bien, près de 5 millions de dollars pour une simple plaque minéralogique portant un chiffre, le 1 lors d'une vente aux enchères. Mon ambition a toujours été d'être le numéro 1, a-t-il expliqué Numéro 1 de quoi chacun appréciera. Pas de la modestie en tout cas. Belle journée. Nous, Alain, on n'a pas besoin de débourser tout ça pour être numéro 1, <rire> n'est-ce pas Non, en effet. <rire> Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur belisol.be. Bélisol. La première. 10h, 11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlache. Les réseaux sociaux s'engagent à combattre les messages de haine sur Internet. Quelles mesures vont-ils prendre et seront-elles efficaces L'Euro 2016 de football va commencer. Une aubaine pour les, pour les marques qui mettent les diables rouges à toutes les sauces car en tout supporter, il y a un consommateur qui sommeille. Du pendu au panda, une semaine d'intense communication sur fond de grève et de mécontentement. Qui a gagné Qui a perdu Vous écoutez les décodeurs RTBF, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actualité du web, des médias et de la communication. Nous sommes en direct sur La Première. 10h-11h, les décodeurs RTBF sur La Première. Et vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur Facebook, les décodeurs RTBF et sur Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF. Et avant tout, un hommage à celui qui fut non seulement un grand champion du XXe siècle, mais aussi en son temps le roi de la communication, capable selon lui de tuer un rocher, blesser une pierre, envoyer une brique à l'hôpital et rendre la médecine malade. Bref, Mohamed Ali, c'était le plus grand. Wait till you see Mohamed Ali On the last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. I am the greatest. Once I want to be. La crise des réfugiés n'a plus la même acuité, mais les besoins des personnes restent immenses et l'organisation de l'aide complexe. D'où l'importance de la circulation des informations adéquates et régulièrement mises à jour. Et c'est l'objectif d'une application pour smartphone, Refugee Aid App. Elle existe déjà dans plusieurs pays européens et elle arrive maintenant en Belgique à l'initiative de médecins du monde. Pierre Verberen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de Médecins du Monde. Qui est le partenaire belge associé au, au lancement de, de cette application à destination des réfugiés Mais ça s'adresse à quels réfugiés À qui en fait Donc initialement, cette application a été lancée il y a quelques mois essentiellement sur la Grèce et sur l'Italie donc à tous ceux qui traversaient la Méditerranée d'une certaine manière et puis progressivement l'objectif est d'avoir une application un peu plus universelle, donc qui mm -hmm. s'adresse à toute personne en migration et qui a besoin d'aide Donc en fait, ce sont des demandeurs d'asile qui traversent un pays des demandeurs d'asile qui s'installent dans un pays euh, donc euh, qui, ont, qui ont besoin de se retrouver dans une série de services, des services de toute nature. Euh, justement, euh, Qu'est-ce qu'on trouve quand on ouvre cette application après l'avoir téléchargée Donc on trouve euh, des, des, la possibilité, en se géolocalisant, d'avoir euh, accès à des services de, euh, de juristes, des services de sanitaires, des services d'hygiène, mm -hmm. euh, des, des robinets d'eau potable. Donc toute une série d'éléments de, de première nécessité, de, du logement, etc., qui, euh, dont, dont les, les migrants ont besoin. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une version belge qui euh, associe différents services qui existent déjà. Vous n'êtes pas les seuls. Non, donc c'est une initiative qui est partie d'un partenaire anglais qui a mm -hmm. eu ce, ce projet, qui a réussi à, à, à monter l'opération en Italie d'abord et en Grèce, comme je disais. Et puis, progressivement, nous sommes en train, avec d'autres partenaires que Médecins du Monde, de développer l'application en Belgique, en France, euh, au, au Royaume-Uni, évidemment, et Et donc, le gros enjeu, c'est que l'ensemble des partenaires, des organisations, qu'elles soient institutions ou associatives, qui peuvent proposer un moment, une aide aux migrants, participent à l'opération et administrent ce, cette application pour que les services soient mentionnés et géolocalisés sur euh, l'application. Mais il faut aussi que les réfugiés soient au courant qu'elle existe et disposent aussi d'un smartphone et d'une connexion. Et ça, ce n'est pas nécessairement gagné. Le smartphone euh, est quand même, quelque part, mm -hmm. euh, un, un outil... Presque de base oui. euh, du migrant pour les relations avec sa communauté euh, d'origine, pour euh, les relations avec sa communauté qui migre également, et donc euh, on le pas de souci de ce côté-là. Il y a une grande proportion, une majorité des migrants qui disposent d'un smartphone, mais pas vraiment... nécessairement du forfait adéquat qui permet de se voilà. connecter à Internet. Alors on le voit là aussi, euh, la débrouille fonctionne assez bien, et donc euh, il y a toute une série de lieux où l'accès euh, au Wi-Fi est, est gratuit, mm -hmm. et les migrants se retrouvent dans ces lieux. Donc on, on va constater que, en tout cas... C'est plus facile par une application que si on doit mettre en place des dispositifs de présence partout. Donc le fait que le migrant puisse se géolocaliser et qu'il ait accès à toutes les informations à 70 km autour de lui est une des meilleures manières de rentrer en relation avec lui. Le gros enjeu, c'est qu'il connaisse l'application et c'est que les organisations qui peuvent l'aider participent au projet. Mais alors vous l'avez dit, cette application existe déjà dans d'autres pays. Donc vous avez des retours sur son efficacité Oui. donc euh, Si nous avons fait le choix d'être le partenaire de ce projet en Belgique, c'est parce que nous avons pu constater qu'en Grèce et en Italie, il a vraiment, cette application a vraiment servi. Donc, euh, on, on a une série de témoignages qui montrent que euh, des gens, d'une part, se sont retrouvés chez nous, dans des centres de médecins du monde ou dans d'autres organisations parce qu'ils nous avaient localisés à travers cette application, mmh. en Italie ou en Grèce. Et donc, euh, nous, nous pensons que nous devons l'utiliser. Alors après, c'est clair que Euh, ce sont des premières tentatives donc oui. on sait que sur ce genre de, de service, euh, la première fois ne sera peut-être pas la bonne mais, euh, mais donc il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier et, euh, et retravailler l'application ou retrouver des partenariats mais je pense qu'il est vraiment important que les organisations humanitaires bien sûr mais aussi euh, les partenaires institutionnels et les autres associations se préoccupent de l'utilisation des applications pour répondre à des besoins nouveaux avec des, des technologies nouvelles parce que ça peut être extrêmement utile. Alors si on On veut retrouver cette application. Des renseignements d'abord, c'est sur le site de Médecins du Monde. Vous avez son adresse. monde.be tout simplement. Voilà. Et l'application, elle se trouve sur le sur Store, magasin oui. d'Apple oui. et aussi sur les appareils Android. Oui. Et le nom de l'application, c'est C'est Refugee euh, Aid, donc euh, aide aux réfugiés en anglais, Refugee en anglais, Aid. Oui. Euh, et donc, euh, il suffit de la télécharger. On demande que chaque personne s'identifie. Son identifiant n'est pas nécessairement son identité, mm -hmm. euh, mais on demande qu'il euh, y ait une identité donnée pour qu'on puisse savoir combien de personnes euh, utilisent l'application euh, et qu'on puisse euh, travailler sur des communautés. Eh bien, merci Pierre Verbeer, une bonne chance. Merci. Facebook, Twitter et les autres réseaux sont-ils devenus asociaux En tout cas, on est bien loin du paradis de la communauté humaine annoncé par certains gourous digitaux à la fin de la décennie précédente. La parole libérée par le web et la technologie n'a pas suscité que des élans de fraternité. Alors, Quelle est l'ampleur du phénomène de ces messages de haine, sexistes, racistes, homophobes? Comment y faire face? Nous en parlons avec Nicolas Van Der Beest, observateur des réseaux sociaux à l'UCL. Bonjour. Bonjour. Et Julia Vassenbroek, journaliste web à la RTBF. Bonjour à vous. Aussi, Bonjour. Julien. Et d'abord, une fois n'est pas coutume, ce témoignage personnel. Jamais dans ma déjà longue vie, eh bien, je n'ai été confronté à autant de messages de haine de façon quotidienne que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, on ne peut pas, Nicolas, nier l'ampleur du phénomène et sa réalité. Alors, l'ampleur du... On ne peut pas nier le phénomène. Maintenant, est-ce qu'il y a une ampleur Ça, c'est là où il faut... On pourrait discuter. C'est-à-dire, certains vont dire que non, certains vont dire que oui. Maintenant, il est clair qu'il y a eu... une une espèce de libération du marché cognitif. C'est-à-dire que chacun peut dire n'importe quoi. Et donc mmh. là, forcément, il y a beaucoup de gens... On comprend gens... mieux quand vous dites euh, la deuxième formule, chacun <rire> peut maintenant dire voilà. n'importe quoi. Voilà. Que la libération donc, du marché cognitif. Oui. Donc, en gros, chacun peut dire n'importe quoi où il veut et euh, lu par n'importe qui aussi. Mmh. Et donc, là, il y a une instrumentalisation de la chose. C'est-à-dire que je peux poster des messages dans un but de vendre mes idées. Et euh, évidemment, là, ils s'en foutent de la haine parce qu'ils ont un pseudo derrière. Donc ça, c'est clair. On a une espèce de village global par le web qui va permettre à chacun euh, d'aller et de poster et donc de concentrer à un seul endroit tous des messages. Oui. Et donc évidemment, ben, on a un café du commerce augmenté, euh, un café du commerce où chacun peut venir déverser sa haine. Mais et donc là, c'est clair que ça, avant, ce n'était pas possible. Oui, ben, parce que quand chacun peut dire n'importe quoi, comme vous dites, cela encourage aussi un certain nombre de gens qui n'aurait peut-être pas dit certaines choses, voire même pensé, a osé les dire. Il y a une sorte de la libération, de, libération de, de, de cette parole de haine. Oui, euh, Alors ça c'est clair et net. Il y a aussi un phénomène qui est, forcément, si vous réagissez, si vous postez, c'est que vous avez envie de dire quelque chose. Donc il mm -hmm. y a une part émotive de la chose. C'est-à-dire, si je dis « j'aime les musulmans », je ne vais pas le poster sur Internet, ça n'a aucun sens. Euh, de le dire, ça n'a aucune portée informationnelle. Par contre, je déteste les musulmans, il y a une portée politique, une portée de visibilité, et donc je suis plus tenté à aller exprimer une haine. Ce qui est contre marche mieux sur le web que ce qui est pour. On est plus tenté de le poster, en tout cas. Mmh, On est plus mmh. tenté de dire « je suis contre » que de dire « je suis pour ». De votre point de vue de, de journaliste web, Julien Wassenbrouck, c'est quelque chose que vous remarquez aussi, ne serait-ce que dans les commentaires qui accompagnent les articles de presse ah, pour, euh, pour ne pas le remarquer, il faudrait évidemment euh, être très très très euh, aveugle. Mm -hmm. Mais euh, oui, non, clairement, et on, on, je dirais même que ce n'est pas seulement l'arrivée euh, des réseaux sociaux, c'est euh, les réseaux sociaux plus des circonstances sociétales. Euh, particulière, celle qu'on connaît avec euh, beaucoup d'amalgames et de désinformations autour de, de certains événements euh, qui font que, oui, oui, clairement je dirais que ces, ces trois dernières années, il y a eu une accélération fulgurante de, à la fois de, de l'impact, de la puissance haineuse des, des messages qu'on reçoit et euh, de l'ampleur dans laquelle on est. ce on a... que ça influence parfois la façon dont vous écrivez un article en disant « je vais faire attention à ce que je dis » pour ne pas euh, déclencher euh, des réactions Alors, je ne dirais pas que ça influence la façon dont on écrit, ça influence certainement nos choix d'angle, puisque... Euh... Ben, on, a, on, on reste des, des journalistes donc on essaye de, de faire mm -hmm. émerger la vérité, donc sur des messages euh, haineux, quel que soit leur sens il y a souvent une incompréhension ou une, euh, une mauvaise compréhension voire une mauvaise information à la base euh, même du message, puisque comme souvent dans les réalités humaines quand, quand on les décode, mm -hmm. quand on essaye de les voir un peu plus objectivement eh bien, elles, sont moins, euh, elles deviennent moins euh, hainogènes, oui. je vais dire donc on essaye vraiment d'avoir une, une démarche qui euh, objective Euh, les, les choses qui est la, la plus factuelle possible pour justement ne pas rentrer dans un jeu d'éditorialisation anti ou pro quelque chose, qui va radicaliser euh, les, les opposants ou les, les partisans de, des points de vue qu'on défend ou qu'on attaque. Alors certaines associations hein, mettent en cause le laxisme et la passivité des, des réseaux eux-mêmes. Euh, on pourrait aussi parler d'ailleurs de la modération sur les journaux, mais enfin bon ça, ça prend de l'extension. Alors, lors des assises de la lutte contre la haine sur le net qui se sont tenues récemment à Paris, eh bien les résultats d'un test grandeur nature ont été présentés. J'en avais d'ailleurs parlé sur cette antenne. C'est pas brillant. Hein? Twitter a supprimé 4% des contenus qui lui ont été signalés par les internautes. YouTube, 7%. À peine mieux sur Facebook, 34% des, des contenus signalés comme étant euh, litigieux. Euh, ça veut donc dire qu'il euh, y a évidemment la responsabilité de ceux qui écrivent, de ceux qui les inspirent, mais il y a aussi un problème du côté de ceux qui gèrent ces réseaux. Ces réseaux. Oui, et là, mais là, il faut un peu tempérer aussi, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est très peu, 4%, etc., mais si on prend des chiffres, euh, c'est-à-dire à, à l'échelon d'un article de presse, par exemple, il est lu 5000 fois, il y aura 20 commentaires, euh, ça fait très peu en pourcentage, donc ça fait, mais ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup de haine. Si on prend sur les réseaux sociaux, euh, on aurait beaucoup de haine, etc., et qu'il n'y aurait que 4% qui est modéré, mais... Prenons l'échelle de Facebook. Il euh, y a 4 millions euh, de Belges, euh, ben plus je crois, oui, sur, a sur Facebook. Mm -hmm. Sur Twitter, on est aussi un nombre considérable. Vous ne pouvez pas, euh, en tant qu'entreprise qui cherche un but lucratif, allouer euh, assez de personnes pour gérer tout ce genre <coughs> de contenu. Donc, ce qu'ils essaient de mettre en place, c'est des, des algorithmes. Ils ont leurs faiblesses. Certaines et à côté un peu d'humain, mais qui n'est jamais assez que pour contrôler tout le flot de haine qu'il y a présent, parce qu'il y a des gens qui ont l'intérêt politique là-dedans. Comment enrayer la propagation des messages de haine sur Internet Nous en parlons avec Nicolas Van Der Bist, observateur des réseaux sociaux à l'UCL, et Julien Vlasenbroek, journaliste web à la RTBF. Vous pouvez bien sûr nous suivre et réagir sur Facebook, les décodeurs RTBF, et sur Twitter avec le compte et le mot-clé LDC-RTBF et bien sûr, quand vous réagissez. N'oubliez pas d'être gentil même si vous n'êtes pas d'accord. Euh, alors, deuxième volet, on a commencé à y faire allusion. Après les constats, les, les solutions euh, éventuelles, il eu sous la pression de l'Union Européenne un code de bonne conduite qui a été euh, élaboré et adopté euh, par Facebook, Youtube, Microsoft, Twitter, etc. pour lutter, je cite, hein, contre la diffusion en ligne de discours de haine illégaux en Europe. Et il s'engage notamment à mener des actions visant à garantir que dès la réception d'un signalement valide, et bien les intermédiaires et les plateformes vont réagir rapidement, et alors cette phrase extraordinaire, dans un délai approprié, hein, euh, je viens, ça fait un peu penser, mais c'est peut-être ancien, euh, à, à un sketch de Fernand Reynaud qui parlait d'un canon euh, militaire qui euh, refroidissait pendant un certain temps. Hein, donc on est vraiment dans, dans le flou, là. Ou bien c'est déjà non, non, quand euh, même quelque allez, chose pour qui va dans tout le bon sens. Pour tout à fait de bonne foi, bon, pff, clairement, quand, quand ça va dans, le, dans ce sens-là, ça va dans le bon sens. Après, il faut, faudra voir concrètement mm -hmm. ce que ça apporte. Mais pour le, pour le délai, ça a été donc plus précisément circonscrit dans le texte. On est donc à 24 heures mmh. Mais euh, 20, les, donc les, les providers que vous avez signalés hein, donc Twitter, euh, ouais. Youtube euh, Microsoft et euh, Facebook S'engagent en 24 heures à quoi À avoir traité Donc, à avoir traité une demande valide. Donc, ça fait quand même deux éléments assez, euh, mmh. assez difficiles à, à définir de manière précise. Et traiter, ça ne veut pas dire supprimer. Euh, donc, euh, j'ai ici un exemple où on voit très bien qu'il y a des, des messages qui sont clairement, euh, selon la loi belge, euh, hors, hors la loi, qui devraient être euh, supprimés immédiatement et que Facebook Auquel, enfin, auquel Facebook répond à la personne qui l'a signalé, il euh, n'y a aucune contravention par rapport à notre à nos conditions générales d'utilisation. Donc, quand bien même en fait, on attaque par, la, par le mauvais prisme. On attaque ici par la rapidité du délai de traitement. Mm -hmm. Or, que les, les associations qui ont fait du testing ont démontré, ce n'est pas que c'est dans la réactivité qu'il y a un problème, c'est dans l'ampleur avec laquelle on donne suite. Euh, donc, il y a une réponse très rapide, mais il n'y a pas assez de messages problématiques qui sont supprimés. Nicolas Mnourbis, vous êtes d'accord avec <rire> Julien rassonne Ben euh, Oui, en fait, ce, qui, ce texte, il faut comprendre que les entreprises, au moins, ont pris... Euh, Dissue, on dit en lobbying, oui. c'est-à-dire, il y a un problème, Prenne il a, problème il a en été compte. mis dedans, Alors, alors c'est une début, première étape. Oui, alors euh... qu'au début, pour ces sociétés américaines, c'était la liberté d'expression à, à tout va. Il faut quand même bien voilà. se replacer dans Ça, le contexte clair et net, culturel. C'est-à-dire, à partir du moment où il n'y a pas une paire de seins, a priori pour Facebook, il n'y avait pas de souci. Euh, c'est ouais. la vision américaine des choses. Donc, c'est une première étape, et comme toute première étape dans un texte législatif ou autre, euh, elle l'est insuffisante et, et elle va amener vers un deuxième texte et un troisième texte ouais. et un quatrième texte. Ce qui donc, est voilà. intéressant, c'est qu'on sent qu y a quand même qu'il y a un rapprochement, justement, où vous disiez, le, le premier amendement américain qui sacralise la liberté d'expression. On a tout à fait le droit d'être néo-nazi aux, mm -hmm. aux États-Unis, d'avoir une page Facebook qui le dit. Euh, c'est évidemment interdit en, en Belgique, euh, ne fût-ce que parce qu'on serait négationniste et donc euh, ouais. que c'est illégal. Il euh, y a un rapprochement entre euh, le, la vision européenne de la liberté d'expression et les limites euh, que la loi lui impose et la vision américaine. Donc Ça, c'est peut-être l'aspect le, le plus positif. Maintenant, euh, je fais le pronostic qu'effectivement, ce texte-ci ne suffira pas à changer quoi que ce soit euh, concrètement et qui sera suivi par euh, des choses plus contraignantes. Mais alors, le problème est aussi qu'il n'y a sans doute pas que euh, des gens un peu, un peu paumés euh, ou mal dégrossis euh, qui, qui, qui dérapent. Hein, euh, selon euh, le président de l'Union des étudiants juifs de France, Sacha Reingewitz, Un grand nombre d'idéologues racistes, antisémites, négationnistes, homophobes ou sexistes profitent justement de la caisse de résonance des réseaux sociaux en sachant pertinemment bien que la plupart de leurs messages eh bien, ne feront pas l'objet de poursuites ni même d'un retrait. C'est aussi un autre phénomène. Hein. Il n'y a pas que des paumés, il y a aussi des gens très sensés là-derrière. » Moi je dirais qu'il y a même plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a une vraie instrumentalisation politique qui est prouvée. C'est-à-dire que là on ne discute même pas qu'il y aurait, elle est prouvée. Euh, J'ai déjà étudié de nombreux cas où le FN, ou les mouvements identitaires étaient en place, vous avez 25% des messages qui viennent de personnes qui en fait sont des doubles comptes ou des bots, qui ont pour but en fait de prendre un fait dans l'actualité mmh. et le monter en épingle pour que ça arrive sur une, à une résonance nationale. Je euh, Prenons un simple exemple, il y avait le cas du Bikini de Reims. Bikini de Reims, c'est une <rire> dame qui est euh, en bikini dans, oui. dans, dans un parc. Elle se fait attaquer par une autre euh, et un, un journaliste met une phrase qui est un commentaire qui est avec des relents de police religieuse. Il n'y avait, mmh. avait pas de motif. C'est fait monter par l'extrême droite sur les réseaux sociaux et le problème c'est que les journalistes n'ont pas été regardés plus loin que cela, ils ont juste regardé un de tweets et un training topic et ils ont dit « les réseaux sociaux sont en feu ». Non, les réseaux sociaux n'étaient pas en feu. C'était les mouvements identitaires et le FN qui ont fait monter ça en épingle. Donc, c'est véridique. C'est aussi donc la responsabilité des journalistes et des médias d'analyser cette haine et d'en retrouver euh, les traces, ouais. y compris quand c'est euh, très organisé et pas simplement... Surtout, moi, euh, je dirais ah, surtout quand c'est très organisé et surtout quand ce sont des leaders d'opinion. Mm -hmm. euh, pourquoi Parce que là, en fait, euh, même le, le, la plateforme est mal prise puisque en supprimant... Le, le tweet d'un leader d'opinion, celui-ci peut avoir très facilement fait un print screen et dire, voilà, vous avez vu, mon tweet a été supprimé, et donc en fait, en faire un, un, un martyr de, de la liberté d'expression, et donc donner finalement encore plus ampleur, rendre plus contre-productif, comme quand on interdit un film aux moins de 18 ans, voilà. que ça le rend évidemment beaucoup plus sexy pour les, pour les moins de 18 ans. Donc euh, là, il y, y a un arbitrage à trouver, le problème c'est qu'on a peut-être un peu trop laissé, que donc maintenant des leaders sont installés euh, et s'en et donnent à cœur joie, et qu'aujourd'hui, leur le couper les ailes en plein vol, en, en, entre guillemets ça va leur donner la possibilité de jouer au, au, au martyrs de la liberté. En tout cas, on voit que le problème est complexe et qu'il faudra plus qu'un seul texte pour euh, essayer de, de l'engliger. Merci euh, pour euh, vos éclairages. Nicolas Vandorbis, observateur des réseaux sociaux à l'UCL et Julien Vlasenbrouck, journaliste web à la RTBF. Et comme en écho à notre discussion, eh bien, nous allons parler d'une mise en scène de pendaison d'un Premier ministre qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Ce sera dans la partie communication politique des décodeurs. Mais d'abord, plus soft quoique, on se bat aussi l'Euro 2016 de football et les Diables Rouges car en tout supporteur il y a un consommateur qui sommeille C'est des nazars à l'appareil C'est pas vrai. Vous avez gagné l'opportunité de nous rencontrer. Ah ouais, vous allez rendre des gamins hyper heureux, n'imaginez même pas, c'est que du bonheur. Fan et sponsor officiel du Diable Rouge. Avec nous, Isabelle Sköling, professeure à la Louvain School of Management. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Bréban, journaliste à Transcendance et dossard emblématique de cette émission. Bonjour, Bonjour à, à la... vous et merci d'être avec nous. C'est une tendance lourde pour les marques de profiter des événements majeurs et fédérateurs, Frédéric. Oui, effectivement. Ça, quand il y a un grand événement sportif, il y a un rayonnement médiatique. Et donc, qui dit rayonnement médiatique dit visibilité. Alors, les marques essayent parfois de manière officielle ou de manière un peu illégale de s'associer à mmh. l'événement Pour qu'on parle d'elle, alors en ce qui concerne les Diables Rouges, c'est évident, il y a l'aspect officiel, c'est-à-dire les sponsors, hein, qui négocient directement avec l'Union Belge de football pour pouvoir apposer leur nom autour des Diables Rouges, autour du stade, dans une communication appropriée. Et puis à côté de ça, il y a d'autres acteurs qui essayent de récupérer l'événement, qui ne sont pas nécessairement sponsors officiels, mais qui jouent euh, sur euh, parfois des petits éléments sonores mmh. ou visuels, comme le noir-jaune-rouge dans les vitrines, Oui, mais justement, aussi de la partie. justement, cet événement-ci, il est aussi national dans les deux sens du terme. D'abord, il concerne les deux communautés, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a cette, cette fibre patriotique, même en Belgique, ça ajoute encore un, un, un élément émotionnel à, à la marque. Certainement, en fait, il faut se dire que créer de l'émotion, c'est quelque chose que les marques ont besoin et que les individus ont besoin aussi. Mmh. Et donc, ça, c'est un, un événement qui est tout à fait fantastique pour créer de l'émotion, c'est fédérateur. Et donc, les marques ont envie de s'associer à en fait cette joie qui va être créée par l'événement. Donc euh, elles ont vraiment intérêt à essayer de euh, s'approprier ces valeurs en fait de dépassement de soi, euh, de difficulté, d'effort et aussi de défi. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que c'est tellement attrayant pour les marques euh, d'aller dans cette direction Frédéric Oui tout à fait, et c'est d'autant plus fédérateur que le football en général, mais surtout les Diables Rouges en particulier, ça réunit pas que les hommes... Ça réunit aussi certaines femmes, pas que les vieux, les jeunes, les euh, pas que les cadres. Euh, mmh. les ouvriers, donc c'est effectivement quelque chose de très fédérateur et c'est ce que qu'aiment les sponsors qui payent pour les diables rouges euh, je pensais notamment à Proximus hein, qui le dit ouvertement, pourquoi ils choisissent d'être sponsors officiels, Eh bien parce que ça correspond à leurs consommateurs, hommes, femmes vieux, jeunes, ouvriers, cadres et donc euh, c'est quelque part leur client. Mais alors il y a quelque chose quand même qui est assez remarquable c'est que l'euro ça va commencer dans quelques jours, mais par contre les, les campagnes, les références les images, les allusions Non, ça a commencé déjà depuis des semaines. Pourquoi démarrer si tôt, Isabelle En fait, c'est assez important de démarrer tôt. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de sponsors, il y a 13 sponsors, je pense, et il y a certains sponsors qui vont mieux s'approprier l'événement. S'ils commencent plus tôt, en fait, on va associer plus facilement Jupiler et Coca-Cola à l'événement que d'autres qui, peut-être, commenceront plus tard. Et certainement, il y aura peut-être une lassitude à la fin. Oui, avec le risque de lasser, peut-être, alors. Exact. Donc, si je commence plus tôt, je vais donc en profiter plus vite. Sur une terre vierge, si j'ose dire, exact. où il n'y a pas encore de lassitude. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu que ça commençait déjà en février, en mars. L'idée, c'est vraiment d'associer, en fait, la marque... Et ne pas laisser aux autres la possibilité de s'associer pour <rire> ouais. en fait essayer d'être lié. Oui, il y a un peu de concurrence charge. évidemment, au moins de visibilité entre, entre les sponsors. Mais justement, combien est-ce qu'une entreprise, une marque paye pour être euh, sponsor euh, Frédéric Et, et, et qu'est-ce qu'on qu qu soit en échange finalement Alors d'après mes informations, chaque grand sponsor paye entre 400 000 et 500 000 euros par an. C'est généralement des contrats de 4 ans, mm -hmm. eux, pour pouvoir être sponsor, donc officiel, des Diables Rouges. Alors, qu'est-ce qu'ils ont Euh, en échange. Eh bien, ils reçoivent quelques places, évidemment, euh, lorsque les Belges jouent à domicile dans leur stade. Et ça, c'est utile pour faire plaisir pour à, faire à différentes Faire de, des relations de business. Euh, oui. Effectivement, relations publiques, très bien. Mais surtout, ils peuvent eux-mêmes générer leur propre campagne de communication et euh, faire des messages publicitaires autour des Diables Rouges. Donc, les Diables Rouges sont tenus euh, chacun de participer à deux séances euh, photographiques euh, par mm -hmm. an, des shootings, comme on appelle ça dans le métier. Et c'est pour ça qu'après, vous voyez l'image des Diables, sur des affiches de Jupiler, sur des canettes Coca-Cola, sur des albums Panini, et donc effectivement ça se traduit comme cela. Alors, avec quel retour sur investissement C'est ce que j'allais vous demander. C'est la question qu'on se pose, est-ce que ça en vaut la peine Alors là, quand on interroge les marques, évidemment, elles ne vous répondent pas, <rire> mais elles vous disent à demi-mot que si ce n'était pas euh, rentable, entre guillemets, elles ne le feraient pas. D'ailleurs, euh, Carrefour, hein, qui a lancé euh, ces albums Panini euh, oui. au sein de de, de ses propres magasins. Donc, il faut quand même rappeler qu'ils ont imprimé 400 000 albums euh, Panini-Carrefour à 3 euros pièce chacun, hein, 45 millions de pochettes. Et donc, clairement, l'idée, c'est de fidéliser le client, c'est de pousser, de pousser pardon, les petits jeunes à, à, à inciter leurs parents, leurs grands-parents à aller faire leurs courses chez Carrefour plutôt que chez Delès, parce qu'ils auront des, des petits stickers euh, euh, Panini. Et c'est clair qu'à Rio, il y a deux ans, eh bien, je suis en mesure de, de vous dire qu'il y a eu une augmentation du trafic en magasin chez Carrefour de près de 3%, À l'époque, il y a deux ans, il faisait déjà des albums Panini autour de la Coupe d'Ivoire. Et puis Isabelle Scolini, il y a aussi cette concurrence entre les sponsors, parce que si euh, un ne le fait pas, ben, ce sera un autre qui le fera, et c'est peut-être là aussi un élément euh, du choix des entreprises. Exactement, et en fait, il faut quand même faire attention à deux choses. La première, c'est qu'on dit souvent, les, les experts de sponsoring sportif, c'est quand on a dépensé un euro en sponsoring, on doit aussi dépenser trois euros euros Pour en fait avoir une campagne qui est assez imposante et oh, qui va. Médiatiser faire... ce sponsor. Exactement. Ou mmh. sinon, on va voir simplement, je oui. dirais, sa pancarte avec euh, oui. simplement son nom. Dans le pas, fond de décor des interviews à la télé, c'est assez minime quand même. Donc, oui. je pense que ce sont quand même les mmh. marques les plus importantes qui ont le plus de moyens qui, en fait, gagneront, auront un return en investment plus important. L'exemple que vous donniez, ben, on investit en panini, etc. C'est quand même un investissement pour euh, le groupe, mais ils auront alors un return qui sera plus, plus important. Les diables rouges font-ils vendre Nous en parlons avec Isabelle Skulling, professeure à la Louvain School of Management, et Frédéric Bréban, journaliste à Trends Tendance. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Diables Rouges, c'est une affaire qui marche Est-ce qu'ils sont « bankable », comme on dit, « bancable », euh, Frédéric Clairement, oui. Euh, c'est une affaire qui marche. Bon, sur le plan sportif, il faut rappeler quand même... Euh... Euh, qu'il y a 4 euh, ans, hein, euh, ils étaient à la 44 e place du classement FIFA, ils sont aujourd'hui à la 2 e place, il faut rappeler qu'ils ont été numéro 1 il y a quelques mois, mm -hmm. et aussi sur ce plan sportif, les individualités, les joueurs, sont quand même euh, bien cotés dans les championnats étrangers, on n'a jamais eu euh, d'autant euh, de, de, de, de transferts aussi euh, incroyables dans l'univers belge du football. Donc, sur le plan sportif, ils sont reconnus, donc, fatalement, ils sont euh, bankable sur le plan de la notoriété et de la rentabilité euh, financière. À, à, à titre euh, strictement financier, euh, l'équipe des Diables Rouges qui va partir, là maintenant, euh, à Paris, c'est... Euh, les 23 joueurs représentent 461 millions sur le marché des transferts, si on les met tous ensemble. Donc, oui, c'est une affaire qui marche, et donc, la marque Et, parce qu'on peut parler de marque voilà, Diable Rouge. ce que j'allais vous poser comme pense. question. On peut parler de marque Diable Rouge et donc elle, est, elle, est, elle attire le monde, ouais. fatalement. Euh, moi, je me souviens que le, que le responsable sp sponsoring de l'Union Belge de football me disait il y a 3 ou 4 ans, lorsqu'il devait aller frapper à la porte des sponsors quelques années plus tôt, mm -hmm. eh bien, il avait toutes les peines du monde à trouver des sponsors. Aujourd'hui, c'est eux qui se bousculent au portillon et ils doivent refuser des sponsors. Alors, Isabelle, ce que a, a les sponsors hein, qui ont négocié un contrat qui paye, tout ça être encadré. Et puis alors, il y a toutes les marques qui profitent de l'atmosphère, ils font référence. Moi, je me souviens lors du Mondial, il y a un distributeur qui avait mis en vente du papier de toilette rouge, en référence évidemment au diable rouge, mais sans citer, mais enfin, tout le monde avait compris, là, il ne paye pas, et ça peut éventuellement rapporter aussi. Il y a une zone grise dans le rouge, si j'ose dire. Oui, tout à fait. On voit maintenant, on les entend à la radio, même ce matin, ouais. il y avait un distributeur qui parlait, en fait, allez les diables, comme il ne dit pas Les diables rouges, donc il peut quand même le dire. Donc ils essayent en fait de s'immiscer euh, dans cet événement sans euh, en fait débourser euh, un euro. Et là... c'est légal tout ça? En fait, je pense qu'au niveau de la marque, du logo, on ne peut pas les utiliser comme tels. Mais si je dis « Allez les diables » et pas « Allez les diables rouges », sans doute que je passe à travers. Donc ce sont des moyens, en fait, d'éviter. C'est de bonne guerre, mais c'est un peu ennuyeux pour les sponsors qui ont quand même... Parce qu'il y a du sacré du bruit, comme on dit. Exactement, et donc la visibilité sera moins grande, et donc ça sera plus difficile pour chacun, en fait, d'avoir une part du bruit. Moi, je dirais que la récupération, ben, cette bonne guerre, ça fait partie aussi des armes marketing. Il y a un événement, on essaie de surfer dessus uh -huh. sans trop dépenser d'argent. Alors, évidemment, il faut être prudent. Le logo Diable Rouge, le logo de l'équipe nationale, il ne faut pas oublier qu'il y a cette fameuse fourche, ce fameux trident. Mm -hmm. hein et, et, et je sais, par exemple, qu'une marque de bonbons, Napoléon, pour ne pas le citer, vient de sortir des bonbons euh, à l'effigie. Pas des diables, hein, mais qui jouent sur les diables rouges avec une fourche à quatre dents. Et je sais que ça ne plaît pas du tout à l'Union nationale, qu'ils ont mis leur bureau d'avocats sur l'affaire parce qu'ils estiment que là, il y a véritablement tromperie auprès du consommateur, on fait croire qu'on mm -hmm. est sponsor officiel alors qu'on ne l'est pas. Déjà qu'ils ne payent sans doute pas euh, ah non, là, de droit. Ah, aux... Ils payent pas de droit aux... et donc c'est pour ça que l'Union belge met les avocats voilà. sur l'affaire pour dire écoutez, là on vous menace, soit vous retirez le produit, soit on porte plainte et vous payez. Mais en fait je parlais des descendants de Napoléon Bonaparte mais c'est une autre histoire. Est-ce qu'il pas... Oui, si euh, je peux me permettre... En fait il ne faut pas oublier que les sponsors, les... quand on prend les, les sponsors historiques, ouais. ils ont sponsorisé l'Union belge pendant des années alors que les Diables Rouges étaient beaucoup moins connus. Donc, on se dit, c'est un peu normal maintenant que l'équipe est tellement forte qu'ils en profitent un peu. Donc, eux, ils ont vraiment... Euh, il y a les vaches maigres et les vaches grasses. Exactement. Donc, voilà. c'est pour ça qu'on pourrait se dire qu'ils doivent être un peu protégés. Mais est-ce qu'au bout du compte, avec le sponsoring officiel, euh, la publicité que font les médias aussi, parce ouais. que c'est quand même euh, aussi un élément important de l'environnement euh, qui bombarde les gens, et puis toute euh, cette zone un peu, un peu grise, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une overdose On est déjà en train un peu de la vivre, mmh. cette overdose publicitaire. Alors, tant que les résultats vont dans le bon sens, tant que les Diables Rouges performe, comme on dit en bon français, eh bien, je pense que ça ne porte pas trop préjudice aux marques. À partir du moment où les résultats vont être en demi teinte voire très mauvais, et que les campagnes qui ont été programmées sur plus long terme, c'est-à-dire les, les panneaux d'affichage réservés, les spots télé achetés, si on va continuer à avoir des diables alors qu'ils sont peut-être éliminés, euh, ou qu'ils jouent très mal, eh bien ça, ça peut porter préjudice voilà. aux marques sponsors mmh. et à la marque diable. C'est bon ce vrai. que j'allais vous poser aussi comme question, tout ça est, est bel et bon, mais s'ils si se font éliminer euh, lamentablement dès le premier tour euh, c'est pas très, euh, Ça, très rentable ce genre en, de choses. En effet, c'est le risque du sponsoring sportif, voilà. on n'est jamais sûr des résultats, donc il faut dire que ces sociétés investissent mais elles ne sont jamais sûres que le résultat, le succès sera au rendez-vous donc il y a un risque dans ce genre euh, d'approche euh, publicitaire ou euh, d'approche marketing. Brédéric. Ils vont gagner enfin là, <rire> que vous venez avec quoi là bon. eh bien, Écoutez, on va... Euh, On va en prendre l'augure aussi. On remarque également mmh. qu'ils euh, sont également très très présents euh, sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est oui. quelque chose qui euh, s'accroît d'année en année. Un euh, million, Frédéric 1 300 000 fans sur la page euh, Facebook des Belgian Red Devils, hein, parce que c'est en anglais pour oui. euh, être davantage euh, fédérateur. Donc oui, il y a une vraie euh, politique participative de l'Union Belge euh, de, de football. Et, et je pense que ça fait partie de l'engouement euh, qui, qui s'est développé ces dernières années. Euh, ils ont eu l'intelligence à l'Union Belge de, et avec une agence de publicité à l'époque il y a 4 mm -hmm. ans, Bundungel, de relancer la machine grâce aux, aux, aux jeunes talents émergents qui sont devenus des talents confirmés et donc d'instaurer cette espèce de climat de confiance entre les supporters et les joueurs, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une vraie osmose et que euh, la machine Diable Rouge tourne bien. C'est vrai qu'en fait l'utilisation des médias sociaux change tout et c'est pour ça qu'ils ont pu en fait l'utiliser au niveau de l'Union Belge mais de la même manière au niveau des marques. Il faut essayer de contacter son consommateur, de lui mm -hmm. en fait donner l'envie d'avoir une relation avec Avec vous vous devez vous engager dans la marque et ce genre d'approche permet justement d'avoir alors des consommateurs, des clients qui sont très engagés, qui sont passionnés et l'utilisation des médias sociaux permet des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire dans le passé et donc l'engouement n'en est que plus grand. Eh bien on suivra cet engouement et peut-être aussi le désengouement de tous ceux qui n'aiment pas ça et qui seront obligés de le supporter mais qui au moins auront grâce à vous compris un peu mieux euh, comment ça marche Isabelle frédéric brebon merci. Merci. merci. merci à vous. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many amazes. So I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. But what puzzling you Sympathy for the devil, c'était les Rolling Stones. Après la pause, nous allons décoder une semaine médiatique très mouvementée.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 Vous savez ce que la Seat Leon Esté Break offre de mieux Des gens de 17 pouces qui vont faire baver mes collègues de jalousie. Presque. Euh, son pack connectivity pour aller sur mon Facebook. Pas mal. Son incroyable coffre pour encore plus de shopping. Exact. Mais elle offre aussi 5300 euros d'avantage. Wow, wow Profitez maintenant de 5300 euros d'avantage sur la Seat Leon Esté Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous conditions. Seat. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 Cent l'appel.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 10h 11h Les décodeurs RTBF sur la première. 10h 43, nous sommes en direct sur la première. Une bataille de la com acharnée cette semaine sur fond de grève et de mécontentement. Qui a gagné Qui a perdu Eh bien, nous allons tenter d'y voir plus clair avec nos décodeurs ce matin et d'abord une décodeuse Catherine Erdens, ravie de vous retrouver. Bonjour, Bonjour vous êtes journaliste à l'avenir et Bertrand Haine, journaliste sur la première. Vous connaissez ces interviews. Percutante et c'est une analyse pertinente. Bonjour Alain, bonjour à tous. C'est peu dire que la semaine a été très chaude. Camarades, le verdict est sans appel et nous allons exécuter la sentence immédiatement. Coupable Coupable Coupable La gardiens de prison Aujourd'hui, les travailleurs n'ont plus d'autre choix que d'aller dans la force aussi. Pas dans la violence, mais dans la force des messages. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne, les citoyens, mais l'ensemble des travailleurs également, que la situation est grave. Cette pendaison... Un coup de com' réussi ou raté, Catherine bah, Un coup de com' plutôt réussi, mais à qui réussit le crime On se demande si mmh. ce n'est pas plutôt Charles Michel qui en sort, grandi, parce que c'est tellement euh, euh, un peu vulgaire et outrancier que euh, forcément, euh, il a l'air... Euh, voilà, ça, ça, il est dans le rôle de victime, quelque part. Il est part dans le et rôle de victime, voilà. et donc finalement, il en sort, grandi, se faire traiter et pendre comme ça. Mais je trouve quand même important de dire que ça fait partie des joutes politiques et que ce n'est pas une première, même si c'est vulgaire, déplacer tout ce que vous voulez. Euh, la NVA n'a pas fait autre mmh. chose par le passé en faisant des, une sorte de pendaison des Di d'Irupo. Donc euh, voilà. Moi je ne dis pas que c'est bien. Je, je constate simplement que ça fait partie des jeux politiques euh, mmh. qui se font. Bertrand s'est indigné euh, pour rien. Peut-être pas pour rien, euh, je voudrais rappeler sur l'NVA qu'il y avait une lapidation oui. d'Hélio Diropo, euh, d'un jeu de massacre comme on, on voit de euh, dans <rire> les fermes. On enfin, a trouvé l'image. On a trouvé l'image a beaucoup circulé. <rire> les internautes se sont amusés ouais, ouais, ouais. sur les réseaux sociaux notamment. Euh, et c'était une après-bataille de la com mm -hmm. quelque part. Euh, mais... Le coup de force dont parle ce syndicaliste, il a fonctionné. Euh, on n'a parlé que de ça. Euh, on a parlé, ce jour-là, alors qu'il y a eu des mobilisations partout, y compris en Flandre, à Gand, etc., on n'a parlé que, quasiment que de ça. Je largement d'accord avec Ce qui Catherine. montre d'ailleurs bien que, au-delà des grèves, hein, dont oui. Marc Goblet nous dit qu'elles sont indispensables, les non, coups de com', les coups de com', ça, ça, marche, ça Mais, marche mieux de nos jours que euh, les, que les grèves de grève de qui, qui, qui énervent tout le monde. Ouais. Mmh. Mais, euh, Et cela dit, le problème de, cette, de ce coup-là, c'est qu'il n'était destiné qu'à convaincre que les convaincus. Mmh. Euh, le problème, c'est que le rapport de force, euh, globalement, n'est pas favorable aux syndicats, on, on le sait bien, et qu'il euh, faut donc, quand on tente de faire un coup de com d'essayer d'attirer de, à soi des gens qui pensent, qui, qui n'ont pas déjà, euh, pas, pas les militants quoi oui. il faut attirer ceux qui sont plutôt pas conscients du problème, oui, mais or en... si on fait exactement l'inverse Oui mais en l'occurrence il y a même des gens qui sont censés soutenir les syndicats et qui s'en sont dû distanciés oui. comme exactement. par exemple Elio Di Roupeau mm -hmm. euh, même si certains se sont demandé comment on a pu construire une, une potence sous ses fenêtres à, à l'hôtel de ville et devant la plaît, police allez. sans qu'il leur marque. vous n'y croyez pas hein. Non, je n'y crois pas vraiment. Je dis que ça fait partie du, du jeu politique, mais je trouve quand même intéressant de montrer que celui qui gagne, euh, c'est quand même plutôt Charles Michel, parce que pour mm -hmm. peu qu'on ne le trouvait plus trop trop sympathique, ici, comme il est victime, eh ben, finalement, même oui. des, des, des, des, ceux qui sont euh, porteurs du mouvement euh, de grève ou syndical actuellement, trouvent que ça a été trop loin. Donc finalement... Euh, oui, oui c est c est c pas, ça... ça a été un tournant dans le conflit, selon vous, dans, dans la, la bataille de la communication autour de ce mouvement dans de la communication dans, dans tous les mouvements sociaux on va peut-être c'est peut-être pas le déclencheur de quelque chose non, non. dans la bataille de communication oui le lendemain de cette pendaison je reçois Raoul de porte-parole du PTB qui est obligé de se distancier et mm -hmm. qui est obligé de dire que non l'objectif d'un mouvement social n'est pas de faire tomber un gouvernement ce qui si quand même pour le PTB est assez symptomatique et ce qui était le message de cette pendaison le message de cette pendaison c'est que la CGSP veut la fin de Charles-Michel, ce qui renforce... De son gouvernement. De son gouvernement ouais, de Charles-Michel, euh, comme, euh, comme Premier ministre, bien sûr, Alain. C'était du symbolique. Mais soyons, soyons prudents. <rire> ouais, C'était du symbolique. <rire> non, mais c'est dire quand même que euh, ça a renforcé ouais. les stéréotypes, ce qui est quand même tout mmh. à fait contre-productif. Oui, et, et, et, et ne trouve plus autre chose à dire ou à faire que d'en arriver à faire une pendaison, quoi. Mmh. Je veux dire, ça veut dire aussi qu'ils sont quand même un petit peu à court d'arguments pour convaincre ouais. les gens. Alors, ce que j'ai aussi comme information, euh, puisque j'ai beaucoup de c'est que ça démontre aussi que, à la FGTB en particulier, mais dans les syndicats, euh, euh, ce coup de com' n'a pas été avalisé par les plus hautes instances syndicales. Ni de l'interrégional wallon de la CGSP, ni euh, par Thierry Baudson, oui. ni même par Marc Gobeck. C'est une qui a fait initiative locale. Mais ça montre qu'au euh, niveau syndical, oui. chacun développe ses propres stratégies de ça manière non sens. organisée, mmh. non concertée. Et cest dire Et dans ce sens-là, c'est peut-être symbolique de toute la crise. De la crise des prisons, la crise de la SNCB. Surtout, ce sont des mouvements qui ne sont pas euh, venus d'en haut, c'est venu d'en bas et de manière tout à fait désorganisée. Et c'est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, la, la com doit être structurée, intégrée, elle doit se elle décliner devrait. suivant un plan pour qu'elle soit, mmh. qu soit véritablement efficace et mmh. que justement, il n'y ait pas des, des dégâts collatéraux. Alors... Autre image de la semaine, contrepoint absolu, et pourtant, ce n'est pas très loin de Mons. Suivant l'expression consacrée, it's a boy. Tout à coup, euh, ce petit euh, saucisse rose euh, qu'on qu voit fait un cri énorme, c'est incroyable. Tout le jardin de Péridésia est, est profondément ému et heureux de partager cette nouvelle euh, avec vous. Voilà, ce n'était pas eu... Ce n'était pas une petite femme, mais une petite saucisse rose. Alors cette, cette naissance a fait la une des journaux, pas seulement en Belgique d'ailleurs... Et elle a un peu contribué à éclipser euh, la, la grève dans, dans les journaux, y compris dans, dans, dans le vôtre. Oui, c'est euh, quand même magnifique. C'est mmh. la panda gagatisation euh, de la Belgique. Ouais. Euh, hein, tout le monde est là, sur, euh, penché sur le berceau d'un petit panda, d'une petite chose euh, dont on nous dit c'est un petit mâle, c'est très important. Euh, mmh. euh, voilà, donc euh, je trouve que c'est un coup de, de communication extraordinaire. Et euh, on peut dire merci à Paris Daisa Un en coup de com' pour qui, qui Qui, qui bénéficie de ça, finalement Mais Un peu tout le monde. L'état d'esprit, je dirais, ça secoue la morosité ambiante. C'est du feel good, comme on dit. Ouais, c'est du feel good. Et en plus, vous, vous voyez, se on a vu le vétérinaire qui, et, les, et les parents d'adoption, l'alarme à l'œil venir. Et, et, et vous avez pu entendre leur fort accent flamand. Et donc, le à, pays uni, comme les Diables le Rouges. Le pays en fait. uni, comme les Diables Rouges. Oui, non, c'est magnifique, vraiment. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Donc, même si, finalement, il a été quand même beau. Beaucoup plus discret euh, que euh, Elio Di Roupo à, à l'époque, qui avait carrément euh, instrumentalisé l'arrivée des pandas dans la campagne électorale. C'était il y a deux ans. Exact. Euh, ça, en tout cas, ça avait été pris comme ça. Euh, mais bon, je pense que c'est quand même un épiphénomène qui ne va pas peser à ce point-là sur la sortie de crise. <rire> du gouvernement. Imaginez qu'il y a quand même une chance sur deux que ce petit panda meurt meurt. Ah oui, oui. Imaginez alors là, tout le, monde le, le drame, c est, c est, c est, la ça, tragédie, ça le tragédie Et puis on, on va genre. avoir les Diables Rouges bientôt donc mm -hmm. Alors ça, mais par contre c'est un vrai agenda qui va peser Médiatiquement, et, on, et vous le disiez tout à l'heure La Com et, et, et Catherine aussi comptent de plus en plus Y compris mm -hmm. dans les rapports sociaux On va avoir les Diables Rouges, puis les vacances Et c'est un moment où, de manière générale La mobilisation syndicale est plus faible Donc on est sans doute peut-être quand même à la fin D'un moment vous, et d'un moment. tout. Vous, vous, vous croyez à une grève pendant l'euro Où les gens n'auront pas le temps de rentrer chez eux Et rateront les matchs Ce sera possible. Ça... Là, je pense que si, y a si un ça arrive, qui recommence il y a un, un préavis qui recommence, mais je pense que ça va peser dans oui. l'agenda des décisionnaires. Pour revenir, à, à, je ne pense pas que ça profite au gouvernement, mais ça profite évidemment à paris daza et à Eric Dombe. Oui. c'est ce coup de communication. Il, il augmente euh, est les, les prix. Les... Il va augmenter les prix d'entrée. Vous pourrez peut-être là À l'entrée, mais pas sur Internet. Euh... Attention, je l'interrogerai là-dessus. Voilà, demain, et voulons, de ben, Ce sera, ce sera ouais. votre invité euh, demain euh, sur le coup de, de 7h40 euh, sur la première. On écoutera ça. Alors. Pour revenir à Elio Di Rupo, mmh. on l'a vu, cette fois-ci, pour la première fois interpeller Charles Michel à la chambre. Oh, oh, oh c'est un gouvernement qui sait où elle va, c'est un gouvernement qui est authentiquement social, pas avec des slogans, avec des décisions pour créer de l'emploi et garantir le financement des solidarités. Je plaide vraiment pour qu'on retrouve le calme. Mais la manière avec laquelle vous agissez, vous attisez une contestation qui est une contestation que l'on voit Au sud, au centre du pays, mais que vous verrez aussi au nord. <rire> voilà, Kung-Fu Fighting, entre... C'est feel good, cette sûr. Oui, et puis c'est aussi, euh, évidemment, euh, les films sur les pandas. Vos enfants ne les ont pas vus, pas encore, en tout cas. C'est une, une séquence de Jonathan Remy. On retient surtout euh, qu'Elio Di Dirupo fait finalement la, la leçon à, à Charles Michel sur la manière d'exercer euh, la fonction Qu'est-ce que ça dit de la manière dont il se voit actuellement, Elio Di Mais je trouve qu'il il est quand même très dans, dans une posture là du, du, du vieux, sage, euh, ancien Premier ministre qui fait la leçon euh, aux, aux jeunes euh, le, le jeune le... foufous. Il a, il, a, il a été loin, mm -hmm. parce qu'il a été un très peu dans, comme dans, dans sa le posture film, de sphinx. Oui, oui, oui, oui. oui très, très au-dessus mm -hmm. de la mêlée. Et l'autre est dans des envolées. Euh, euh, donc Charles Michel répond quand même avec une, un peu de vindicte qui, qui ne le sert pas, je trouve. Un euh. conflit de génération entre le, le, le vieux sage et, et, et, et le jeune tempétueux Je crois que c'est la volonté claire des lieux d'Irupeau d'être un peu comme Mitterrand en 88, on l'a déjà dit, de jouer cette force tranquille face... La Wallonie euh, unie euh, Oui, peut-être. Peut aussi. le slogan mais... de Mitterrand en 88. Oui, c'est vrai. Euh, je l'avais oublié celui-là, mais moi je pensais plutôt à la Force tranquille. Hein, vous mm -hmm, vous souvenez de ces, 81. ces affiches C'est euh, 80. C'est 81. 81. Pardon, ah, je me bah... trompe. Je, suis... je n'avais que deux ans à l'époque. <rire> Hélas, jours, moi ça. pas. <rire> mais voilà, Ce, cela jouait comme ça, Force tranquille. Euh, c'est clairement l'agenda d'Elio Rupo qui, mm -hmm. en, en deux semaines, a été à la fois dans la manifestation euh, organisée à Bruxelles avec 60 000 personnes, à la fois se retrouve au Parlement face à Charles-Michel et tente maintenant plus, parce que je crois qu'il pense, peut-être à tort, mais en tout cas il pense que le temps le sert, d'incarner de, de, enfin cet opposant qu'il n'a pas incarné, puisque jusqu'ici c'est Laurent l'orétangling qui était censé mm -hmm. l'incarner à la Chambre, et il commence à se dire que maintenant ce, il pourrait, il faut voir si euh, les sondages vont lui donner raison ou pas, commencer à incarner le recours, l'opposant. Voilà. Un recours aussi selon vous euh, Catherine, des Deroupeau Un recours, je ne sais pas, moi je reste plus sur le fait qu'il est, euh, qu'il a fait la leçon à Charles-Michel Cabré sur son, son, pupille, mm -hmm. son pupitre et que, euh, du coup, euh, l'opposition a embrayé dans le même, donc, donc bien joué d'Elio Di mm -hmm. euh, Jean-Marc Nollet qui euh, embraye en disant euh, Je vous reproche votre attitude, monsieur le Premier ministre, attitude bornée, euh, ouvrir le jeu, c'est votre job. Donc ouais. on voit bien que ça a bien fonctionné. Et alors, autre partie d'opposition que vous n'avez pas encore citée, le, le CDH, et euh, ça demande de hisser le mmh. drapeau blanc de la bonne com, selon vous oh, Bof Bof je vous dis exactement ce que je pense. Euh, bof. Alors, c'est un peu le rôle historique du CDH d'essayer de se, de se montrer en, au milieu et au centre des grandes forces, des grandes dynamiques politiques. Et blanc, et sociales ce n'est ni rouge, ni vert, voilà. ni bleu. Non, mais moi, ça ça. Ça ce qui m'a interpellé... Ça fait un petit peu, le, quelque part, je veux être aussi sur la photo. C'est ça qui me dérange. Voilà, je veux exister dans le débat. Euh, mais y a, où est la solution à part dire, voilà, nous voulons la trêve Catherine, Il n'y a pas grand-chose. Oui, bah, donc il y a quand même ça dans la scénographie. Donc mm. c'est la scénographie d'une guerre et... Euh, Et nous avons en Belgique cette particularité d'avoir un parti au centre qui vient avec un drapeau blanc qui est un signe de paix mais aussi de reddition. Oui parce que c'est ça l'ambiguïté et aussi hein. de reddition et mmh. de reddition de quoi Est-ce que le CDH est en train de nous dire qu'il va se rendre au syndicat à... Au à syndicat qui à qui À oui. qui d'ailleurs À oui. quoi C'est ça l'ambiguïté du drapeau blanc en fait hein. et j'ai vérifié, euh, ça exprime à la fois euh, un besoin de trêve et là on comprend le message mm. mais il est aussi employé quand on se rend quand on est sans armes mm. quand on, quand on, quand quand on, on baisse ]urs. la garde finalement, c'est quand même un message un, un peu ambigu là. Oui c'est en... oui, vrai, je n'avais pas vu les choses comme ça vous ouvrez une perspective et une petite porte que je n'avais pas vue c'est vrai. Alors évidemment c'est la trêve c'est la trêve qu'il souhaite mais c'est arriver au milieu d'un champ de bataille si on reprend Euh, la, la symbolique euh, qu'un troisième larron avec un drapeau blanc il n'est pas respecté, qu'est-ce que ça veut dire ça euh, imaginez un champ de bataille euh, surtout euh, au moment, moment de la guerre de sécession, surprend les choses entre les sudistes et les nordistes, puis tout d'un coup Un pays tiers vient avec un drapeau blanc, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens, c'est pas le pas, rôle. Je ne vous, vous suis pas complètement, parce que mmh. je pense qu'il y a une partie de la population qui en a un ras-le-bol de ce combat. qui voudrait Oui, c'est bien, que... bien là-dessus qu'ils essayent de, de, de surfer, Oui, mais je comprends. Donc ouais. euh, voilà, donc ils, ouais. ils, ils, ils jouent une carte qui est celle de, euh, de dire voilà, nous euh, on est avec ceux qui en ont ras-le-bol de cette confrontation permanente euh, euh, du nord, du sud, de la gauche, de la droite, euh, etc. Et justement, pour clôturer, vous avez 30 secondes chacun, Et c'est vrai en plus. Qui a gagné Qui a perdu Catherine Qui a gagné dans ce jeu-là Dans ce jeu de communication et de ce bras de fer permanent cette semaine Eh bien, franchement personne. Mmh. Je pense que euh, ils ont tous, tous les deux, progressé. Elio Di d'un côté, Charles Michel, de l'autre, dans leur posture euh, à eux. Et vous, Bertrand Moi, je pense quand même que, d'une manière générale, la, la séquence n'est pas favorable aux syndicats, qu'ils ont plutôt perdu en, ouais. en influence, parce qu'ils se sont épuisés, quand même, dans des grèves qui ne vont pas mener à grand-chose. Il y aura peut-être du long terme, mais à court terme, je pense que ça ne leur est pas favorable. Eh bien, merci. On reparlera de tout ça à la télé avec Florence Henault, dès 11h15, sur la Une. Bonjour, Florence. Bah, ce midi, sans réellement de surprise, il sera question de grève, de prison, de train, parce que que ça nous plaise ou non, c'est l'actualité, ces actions sont révélatrices d'un climat social particulièrement tendu. Alors vous Alain, et ça ça n'a pas fini de me faire rire, vous allez jouer à pendu panda. Oui, certains s'en balancent, d'autres pas. <rire> ça ne nous dit pas grand chose, j'ai hâte de voir ça. La grève à la SNCB, Jacqueline Galland y aura échappé, elle n'est plus ministre de la mobilité. Ça fait des mois qu'on essaye de l'inviter, c'est devenu un running gag dans l'émission, et vous savez quoi ben elle a dit oui, on la recevra à table et notre dernier invité sera son remplaçant au gouvernement, François Bello. Eh bien merci, nous accourons donc vers le, vers le studio télé. Vous pouvez retrouver les décodeurs sur notre nouvelle plateforme audio RTBF Audio, vous la trouvez sur internet. C'est Jonathan Remy qui réalise cette émission. Merci à lui. Excellent dimanche à tous et à dimanche prochain.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 La première présente L'orchestre à la portée des enfants Rendez-vous avec les jeunesses musicales Et l'orchestre Philharmonique Royal de Liège Dirigé par Zaya Ziwani. Allons ensemble découvrir l'univers particulier Et le pays imaginaire de Peter Pan Voyages, folies, personnages hauts en couleurs Nous attendent à la salle Philharmonique de Liège Le 10 juin et au Beaux-Arts de Bruxelles Le 11 juin Sport Foot Magazine. Les zbouchbés, les commentateurs les plus survoltés. A partir du 1er juin, l'édition spéciale Euro 2016. Sport Foot Magazine. Vivez le foot. En vente maintenant. La première. Très belle journée, 11h. Bienvenue Maxime, bien avec vous, bonjour à tous. On ne les entendait plus, mais les chauffeurs de poids lourds sont toujours en colère contre la taxe kilométrique. D'ailleurs, des actions de blocage sont possibles ce soir dès 22h à plusieurs endroits de la frontière franco belge et avec le Luxembourg. Actions menées par des membres du syndicat, des indépendants et des PME. L'objectif reste toujours de protester contre la taxe kilométrique entrée en vigueur dans les trois régions du pays le 1er avril dernier. Un revenu de base pour tous, que vous soyez salarié ou sans emploi. Les Suisses sont appelés à se prononcer ce dimanche sur ce projet unique au monde. Une allocation universelle en somme, mais pas sûr que ce texte soit adopté. Il faut dire que les débats sont assez vifs en Suisse, selon un dernier sondage à proposition, un peu de chance de passer. En Italie, on vote aussi mais pour les municipales là-bas, à Rome, Naples et Milan, entre autres, en tout, 13 millions d'Italiens sont appelés à se rendre aux urnes. Des élections à risque pour le chef du gouvernement, Matteo Renzi, un scrutin présenté comme un test électoral pour la coalition au pouvoir. Et selon des derniers sondages, son parti, le parti démocrate, ne devrait pas l'emporter à Rome. C'est le mouvement 5 étoiles qui devrait l'emporter. Soyez prudents sur les routes, il y a notamment du brouillard, des averses et des orages sont prévus aujourd'hui avec un risque de grêle par endroits. À l'étranger en France, la Normandie a été la cible de fortes pluies mais cela va mieux en cette fin de matinée. Chez nos voisins français, les intempéries ont fait 4 morts, ce qui porte à 18 le nombre de victimes en Europe. Et puis en sport, la finale messieurs à Roland-Garros se déroulera à 15h si la météo le permet. Une finale inédite entre Novak, Djokovic et y Murray. Aucun d'entre eux n'a déjà remporté le grand chelem de terre battue. Hier, c'est l'Espagnol Carbine Muguruza qui a remporté la finale d'âme face à Serena Williams. Merci de nous écouter. Très bon dimanche. Toute l'info est sur rtbf.be On que dimanche après dimanche, Souhaitez-vous unir à la prière d'une communauté chrétienne pour célébrer le jour du Seigneur Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur les ondes de la Première et de l'ARTBF international. Bienvenue à vous qui passez peut-être par hasard parmi nous, avalant les kilomètres au volant de votre voiture, ou affairé dans votre cuisine à préparer le repas de mini, ou bien encore tapotant les touches de votre radio à la recherche d'une émission intéressante. Au micro, Janine Hénaud. Après un détour à la collégiale d'Amet dimanche dernier, nous voici revenus à...